Bonjour, bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode des revues de presse dissidente. Comme vous l'avez l'écoutumé, nous allons parler autre chose que des jeux vidéo. Avant de commencer ça, je vais euh, vous réexpliquer ce que sont les dissidents. C'est une petite équipe qui est liée à la, à la revue de presse JV de Bruno Roca et qui nous laisse euh, un petit temps de parole pour nous exprimer sur différents euh, médias autres que le jeu vidéo. Après on fait quelques émissions sur le, le jeu de société, nous avons parlé dernièrement des mangas papier. Et donc, dans la continuité logique, nous allons aborder ce soir les mangas animés. Je serai accompagné ce soir de Natacha, Bonsoir à tous de machin truc 76 Bonsoir tout le monde ainsi que du grand maître des clés, Mopral. Salut Avant de commencer à parler et à donner, donner le, le, la parole à tout le monde, je vais rappeler un peu un petit peu qu'est-ce qu'on entend par série animées. On a cette chance en France d'avoir des séries animées depuis plus de 40 ans, avec des séries comme Capitaine Flamme, Goltora, Cobra, pour parler des plus anciens et on a été euh, chanceux pour découvrir énormément de choses notamment grâce au club de Roté où euh, AB production avait pour habitude de partir au Japon et d'acheter des séries animées par paquet, de les amener en France et voir si ça marchait ou marchait pas. Moins de lancer, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Dragon Ball, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les Chevaliers du Zodiaque et autres jeux de et de thèmes et ces restes plutôt assez rare dans au, en Europe au tout début des années 80 de pouvoir regarder euh, des séries animées Moi, ce que j'aime bien commencer par rapport à ça, c'est vous expliquer d'expliquer un peu, discuter un peu tout le monde des origines. Comment est-ce que vous avez découvert les séries animées On a tous des étranges d'âge différentes. Certains ont peut-être commencé avec les Pokémon, dont ont peut-être commencé avec Capitaine Flamme. On va demander la parole à tout le monde. Euh, Mopral, tu as commencé avec quoi pour les mangas les séries animées Alors, c'est un peu compliqué, mais je dirais... Factuellement, je pense que ce serait Pokémon, à mon avis. Euh, parce que moi je regardais pas forcément les chaînes hertziennes donc j'avais pas euh, j'ai pas connu quasiment euh, Dragon Ball euh, Sailor Moon des genre de choses j'en regardais absolument pas ça, ça. Dragon Ball je l'ai connu genre j'avais euh, 18 ans donc euh, c'est pour ça que j'ai un peu de retard là-dessus donc je dirais on va dire Pokémon même si à l'époque je le considérais plus comme enfin euh, c'est un dessin animé parmi d'autres pour moi toi il y avait euh, Per Castor il y avait Pokémon voilà les deux pour moi c'était au même niveau je voyais bien que l'animation était pas la même mais j'avais pas cette notion de bon bah c'est un animé parce que c'est issu du, du Japon ou ou c'est américain, etc. Je dirais effectivement Pokémon, mais c'est vrai que euh, après euh, si on doit vraiment se veux dire... dire euh, Je savais que c'était un anime, il y en a eu bien c'était bien plus tard que je l'ai fait, mais euh, mais en tout cas, ouais, je dirais Pokémon en, en premier lieu. Et tu étais assez fan de cette série-là, ou tu la regardais vraiment en mode, euh, je prends une petit je devons euh, Pikachu et sa bande, que c'était quoi ton rapport à Pokémon ah, J'étais un très grand fan, hein, pour le coup, comme beaucoup d'enfants, je pense, à l'époque. Alors, il y avait Digimon à l'époque aussi, mais bon, voilà, Digimon et Digimon. Mais euh, oui, Pokémon, euh, j'adorais ça. J'avais le, le jeu vidéo que j'avais adoré aussi, euh, que j'avais découvert, je ne sais plus, pendant un voyage, il y en qui me l'avaient montré. J'avais les posters, j'avais euh, les astuces, j'avais le, le Pokédex 250 Pokémon. Enfin, c'est vrai que j'étais vraiment très, très fan. Et... Euh... D'ailleurs, je suis juste pour l'anecdote, je suis assez content parce qu'il y a mon, mon neveu qui s'y est mis, qui a regardé les Pokémon la dernière saison et qui maintenant rattrape la première saison, et c'est un énorme fan de Pokémon, on lui a fait un énorme Pokédex de, de 800, avec les 800-900 Pokémon, il est trop trop fan, il pose des questions surtout donc je suis très fier. C'est très bien tout ça, c'est vrai que reste quand même une valeur sûre au niveau de l'animation, et ils ont quand même réussi le pari de sortir un film parlant des Pokémon, sans forcément que ce soit qu'au qu centre de l'histoire avec euh, Détective Pikachu, Moi personnellement, j'ai bien aimé ça, j'ai pas trouvé ça que c'était révolutionnaire par rapport à ce qu'on trouvait déjà, mais je trouvais les Pokémon plutôt réalistes, sans être trop crades. Et puis l'histoire, même si elle est simple, on se laisse verser par une histoire toute simple, euh, avec euh, Ren Reynolds euh, qui fait la voix de, de Pikachu dans la version américaine, et euh, de jolis effets spéciaux quand même, parce que c'est presque tangible comme, comme univers, donc c'est vraiment pas mal. Quant à la série, c'est une énorme longévité, parce que ça fait depuis euh, bientôt 20 ans que la série animée marche, fonctionne avec des nouveaux coins, des nouvelles villes. Sacha a toujours pas grandi, mais il change de casquette. Et ça, que des Pokémon couplé à la Pokémania qu'il y a eu lors de son lancement, euh, ça a été vraiment un carton plein pour pour les studios qui avaient décidé de produire des Pokémon. Natacha, et machin truc, vous avez regardé, vous aussi, Pokémon Ah mais moi, à l'époque, euh, bon j'étais au collège, moi, quand euh, c'est sorti Pokémon, mais la classe internationale, c'était de connaître les 150 Pokémon, de connaître le Pokérap, quoi. Je me rappelle que je le connaissais par cœur, d'ailleurs. Maintenant, il y en a 900, euh, c'est impossible de les connaître tous. Euh, me concernant donc moi n'ai pas du tout accroché à la série euh, Pokémon. Le jeu et euh, la série animée ou simplement la série animée Oh, ouais, ouais, même les deux, dit euh, à l'époque j'étais au collège et vu euh, l'âge que j'avais, j'étais plus intéressé par on va dire par les filles que par les Pokémon à l'époque donc. Euh... L'un n'empêche pas l'autre tu sais. Tu veux, faut faute petite peluche, ça fait toujours plaisir. Un petit Pikachu. Natasha, quelle a été ta première euh, ta première série animée qui l'était euh, ta première découverte de ce média là Alors, pour être vraiment tout à fait franche, ma première découverte euh, du, du manga animé, c'était Candy. Parce que ma mère adorait Candy et qu'elle me forçait à le regarder et que je détestais Candy. Moi, le premier dont je me rappelle, alors là, un petit contexte historique. En 1988, euh, j'ai eu une petite sœur qui est née. Et c'est aussi l'année où a commencé à passer les chevaliers judiaques. Et quand euh, mes parents se sont retrouvés un peu accaparés par ma sœur, je me suis retrouvé devant la télé et euh, j'ai découvert cette série qui a été, bah du coup, euh, l'une des plus grandes séries de mon enfance, Les Cheveilles Zodiaques, parce que c'était la... une histoire, donc, bah, toujours, hein, le fait de devoir sauver le monde. Il y avait les méchants, il y avait les gentils. Mais pour une fois, c'était pas si blanc et si noir que ça. C'était pas le bien contre le mal. Justement, c'était quelque chose qui était euh, total enfin plutôt novateur, surtout pour moi, qui avait pas vraiment l'habitude de... de ce genre de dessin animé. On pouvait trouver des raisons aussi chez les ennemis de se battre comme ils le faisaient et en fait du coup les méchants étaient pas si méchants que ça et les deux points de vue pouvaient se comprendre et moi j'ai toujours trouvé ça absolument génial donc euh, voilà c'était les chevaliers du zodiaque euh, l'une des plus grandes séries euh, encore maintenant j'ai tout... j'ai encore beaucoup de j'ai encore beaucoup de de cassettes et, et autres du des chevaliers du zodiaque j'ai tous vus, j'ai vu tous les OV j'ai vu... j'ai tout vu et est-ce que tu as vu Saint Seiya Oméga Alors par contre les spin Spidonof <rire> Euh, Sanséia Omega, euh, The Last Canvas et autres, euh, j'avoue que je suis passé totalement à côté. Mais totalement, alors je sais que euh, Last Canvas ça se passe avant, non je suis passé vraiment à côté. Il y avait des choses plutôt bien réussies comme Last Canvas qui effectivement parlait de la première guerre entre Pegasus, Athéna et Hadès. mais c'est vrai qu'après toutes les autres adaptations, euh, que ce soit les Santia qu'on trouve sur Anime Digital Network, c'est des des des femmes chevaliers euh, la, le parti pris prix pas bon du tout et sur netflix la version de click c'est une abomination absolue v visuellement c'est moche et en plus euh, c'est complètement raté et alors là franchement je, je l'ai vu hein j'aimais déjà pas mon signe le cancer c'est déjà l'un des chevaliers de, des chevaliers d'or que j'aimais le moins alors après avoir vu ce film c'est mort c'est fini Oui, il y a aussi le film, avant d'avoir la série Netflix, il y a eu un film d'animation en 3D. bah C'est celui-là que je parle. c'est là que j'ai je... ouais, ouais, bien compris, effectivement, la, la scène avec le cancer, ou dans le manga, dans la série animée, c'était quand même le masque de la mort, c'est celui qui accompagnait les, les âmes des morts en enfer, et là, ça devient une espèce de chanteur karaoké euh, vraiment chelou. Ouais, grosse déception. Je confirme. Et puis bah, machin truc et mot prale sainte séga bon je pense que ça va vous parler quand même de nom euh, mais toi ça fait partie justement des trucs que j'ai pas connu à l'époque et là j'ai aucune idée de l'histoire enfin à peu près de l'histoire on va dire parce que j'en entends parler mais sinon aucune idée de ce qui peut se passer des tenantiers et des aboutissants et ce genre de choses vraiment j'ai aucune information là dessus j'ai jamais rattrapé ça à l'époque et c'est vrai que maintenant c'est un peu compliqué parce que ça a quand même un petit peu vieilli hein. et je sais qu'il faudrait que je m'y mette un jour mais euh, ouais j'ai j'ai pas forcément l'envie euh, bon bah on a tellement bassiné là-dessus que ça fait partie des séries bon bah je sais que ça existe je sais que c'est culte mais bah tant pis je je serai jamais au courant quoi Ayant grandi avec le club de rotter ça faisait partie des dessins animés qui passaient le mercredi matin donc euh, j'ai connu euh, justement euh, durant cette époque-là avec les super génériques de de Bernard Minet avec des gamins de 14 ans qui rentrent à 18 mais Non, non c'est un super bien animé, moi je sais que j'avais bien accroché, mais le seul souci c'est que moi bon, justement à l'époque, on n'est pas forcément disponible tous les mercredis, donc ça nous arrivait de louper quelques épisodes, mais bon, avec euh, les replays et autres parties de de repompes entre les épisodes, ça nous permettait justement d'en louper quelques-uns et d'en revenir comme si d'un rien n'était. C'est un super épisode, surtout le, le Sanctuaire où j'avais vraiment accroché. Le Sanctuaire, c'était peut l'une des meilleures sagas de Saint-Sélie, de toute Saint façon. Et je me rappelle aussi que ça avait été rediffusé justement au début de la TNT aux alentours de, des années 2006 justement sur Virgin 17. Alors moi pour revenir sur la meilleure saison, je suis pas d'accord avec vous, la meilleure saison pour moi ça se garde. C'est un filler, ce n'est pas une saison qui vient du manga. Et alors, ça reste quand même la meilleure saison. Quant au fait que Mopral, tu dis que ça a vieilli, moi je trouve justement que les graphismes sont toujours autant actuels Et ça n'a pas pris une rite quoi Je pense que c'est plus la, na la narration, non La narration qui est un peu vieillie avec les épisodes qui durent trois heures sur un face-à-face -face, où ils parlent trois phrases et après ça passe à l'autre. qui C'est un peu moins dynamique. C'est peut-être plus ça qui... qui est un peu vieillie. ouais il y a peut-être un peu de ça, effectivement, parce que bah, pour prendre l'exemple de Dragon Ball, tu vois, j'avais rattrapé à l'époque, quand j'avais 18-19 ans, j'avais voulu me les regarder. ah oh, Je m'étais fait chier hein, parce que je suis désolé, c'est long. Hein. Vraiment, Dragon Ball, euh, c'est hyper long. Et quand il y a eu la série euh, Dragon Ball Kai, qui condense les trucs, qui condense tous les épisodes pour vraiment faire des trucs qui avancent Bah là, vraiment, j'ai apprécié, parce que ça traînait pas trois heures. Donc, si ça se trouve, ça va être pareil pour les Chevaliers du Zodiac. Il y a peut-être une version Kay qui existe raccourci qui, qui me plaira, il n'y a, a pas de souci. Mais c'est vrai que là, actuellement, j'ai essayé, et non, je n'arrive pas. quoi Je m'endors à chaque épisode, donc je, ça ne donne pas envie de continuer. Alors, par contre, c'est vrai que, j'avoue, sur les flashbacks, ils étaient très coutumiers du fait que tu avais 15 000 flashbacks, et tu aller euh, 3 minutes de l'histoire euh, en un épisode. Il savoir que la publication de Sanseya à l'époque se faisait quasiment en simultané par rapport aux épisodes du dessin animé. Et que des fois les storyboards c'était euh, Masemi Kuramada qui faisait euh, son, son manga. ou lui piquer le truc pour pouvoir vite développer l'animé Et c'est pour ça qu'ils usaient et abusé du euh, flashback pour laisser euh, le temps euh, à Kuramada d'écrire le reste de, ce, de son histoire. Et c'est pour ça que le filler euh, Asgard, qui est bien hein, je taquine, hein, c'est rare d'avoir un filler de bonne qualité et celui-ci en était un et c'est pour ça qu'il avait été produit pour laisser le temps au, au mangaka d'avancer plus dans l'histoire et c'est pour ça qu'après Poseidon ils se sont arrêtés parce que ils avaient plus avancé aussi vite et il a fallu attendre pratiquement euh, 10-15 ans pour que le le, le dernier acte le l'acte d'Adès soit enfin euh, publié en animé et on se retrouve avec un grand écart au niveau réalisation, au niveau des dessins, au niveau des techniques utilisées euh Voilà, ça n'a jamais été simple un Saint Seiya, euh, en plus c'est une énorme machine à sous euh, avec les costumes, avec les armures, avec les, les, les, euh, les personnages, euh, moi quand j'étais gamin j'avais un Saint Seiya, euh, euh, le personnage était métallique, il était lourd, avec l'armure qu'on pouvait détacher de son socle et l'accrocher dessus, et il y a encore des choses qu'on trouve encore maintenant comme personnage de Saint Seiya à des prix euh, incroyables, ça reste une énorme euh, machine Saint Seiya, c'est presque, il vient presque comme si on on avait un équivalent Tintin en Europe. Tintin en Europe, bah, ça se vend encore beaucoup. Sainte Seiya au Japon, ça se vend encore beaucoup. Et quel opening, surtout. Magnifique. Alors ça, moi, moi j'aime bien l'opening 2, mois En avant, en avant, chevalier. C'est celle-là, non euh, Pas le français, tu plaisantes ou quoi <rire> Bien sûr. <rire> bah, ce qu'il faut, c'est un bon animé, c'est un bon opening. Sinon, t'accroches pas. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, perso, j'ai déjà regardé des séries nuées parce que l'intro m'avait tué. Je trouvais ça super beau, et euh, avec un univers qui me tentait, puis je me suis dit, bah tiens, j'ai regardé... Euh, À quoi correspond cet intro là et, euh, et c'est bluffant parfois qu'une simple intro peut donner envie. Cosmo Cat par exemple Cosmo 4, ouais enfin ça ça passe à la télé et, euh, du coup on avait euh, on avait le générique uniquement quand on regardait le dessin animé mais euh, qu'est-ce que je peux trouver comme comme comme chose euh Lane, c'est réel l'expérience Lane, la première fois que j'ai entendu le générique de Lane, je me suis dit il faut que je vois ça, ça a l'air d'être bien, c'est c'est j'ai jamais regretté, je les ai encore en DVD chez moi. C'est super bien, c'est réel l'expérience Lane. Ça m'a fait pareil pour Noragami il y a pas longtemps, tu vois. J'avais entendu une musique, je savais que c'était un, un, un opening d'animé et ça m'a juste donné envie de voir l'animé qui est pas si mal hein. il est pas il est pas fou pour moi mais il est quand même pas mal. Et juste à cause de, de la musique, bah en fait, j'avais juste envie de le regarder alors que enfin c'est c'est idiot quoi, c'est juste un opening, ils l'ont juste fait pour ça quoi. L'opening aussi est génial. Oui, tout à fait. Les de toute façon, les openings de, de, de Saint Seiya sont bien réussis hein. Mais la musique en général de toute façon. Tout à fait. c'est Peut-être le point qu'on qu n'avait pas encore abordé euh, quand on parle d'anime, c'est surtout la réalisation et la musique. Euh, un manga papier avec des dessins merveilleux, même si on anime ça correctement, on va se dire « ah oh, c'est trop bien animé, c'est super bien », comme One Punch Man, qui était à la base vraiment très mal dessiné, qui devient super bien dessiné et qui devient pour la première saison ultra bien animé. Mais ce qui, ce qui reste surtout euh, dans, dans, dans ces séries animées, ça va être la musique, l'intro, les face-à-face. Dragon Ball Z, à son époque, avait de, de superbes musiques de face à face, limite western. Et c'est quelque chose qui, que, que tout le monde apprécie que tout le monde écoutait, et que et qu'on entend parfois, même maintenant, remixé dans des morceaux de rap, avec des, des repompes de, de ces morceaux-là. Et c'est marrant, en tant qu'adulte, de dire ah, « tiens tiens, le rappeur que mon fils écoute, bah, il a appris des petits morceaux de Saint Seiya pour le mettre dedans. » Et donc, et toi, machin truc, qu que tu c'est quoi ton premier animé, ta, ta première découverte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dis moi j'ai grandi euh, avec euh, le club de rotté le mercredi matin, donc des, des animés, j'en ai goûté une pelanquée. Ma euh, scène nous a permis aussi enfin moi euh, mais ça aussi de découvrir un, un univers aussi euh, vachement complet d'animés, je dis parce qu'on sait pas qu'on tenait un seul type justement vu que euh, ben, tu dis il y avait euh, Nicky Erson, euh, Rameda demi, euh, Olivier Tom, euh, Ramon Ball... On n'y citait qu'eux, donc il y en avait vraiment pour tous les goûts, tous les classes et tous les types. Donc c'était relativement sympa de découvrir ce genre de choses le mercredi matin. Découvrir, enfin, yeah. ce qui nous fait aussi apprécier un animé, c'est aussi euh, la façon dont on les découvre. Mais ça, on en discutera peut-être aussi un petit peu plus tard. Donc pour toi, le premier animé, c'est surtout le catalogue Club Dorothée Complètement. Je comprends. C'est un peu la même situation pour moi, moi les premiers ah, mais je suis un peu plus âgé. Donc du coup, les premiers animés que j'ai pu voir à la télévision, c'est plutôt Ulysse 31, Capitaine Flamme, Goldorak... Et c'est un peu plus tard en grandissant que le club Dorothée a commencé à émettre et ensuite j'ai pu découvrir notamment bah, les Saint Seiya euh, Fly, enfin die, ça s'appelait Fly à l'époque euh, en France, parce qu'on avait cette superbe idée de dire bah si c'est un dessin animé c'est pour les enfants donc on va censurer tous les thèmes abordés pour les adultes et euh, on découvre des choses plus grandes. Donc tiens ça n'existait pas ça l'époque bon, quand on regarde dans un épisode. Euh, effectivement comme, comme machin truc moi le, le club Dorothée m'a apporté beaucoup beaucoup de choses. Il y avait aussi une petite guéguerre entre TF1 et La 5 à l'époque, justement, pour tout ce qui était anime. Mais bon, j'étais un, un petit peu trop jeune pour, euh, pour en entendre parler plus que ça, donc je ne en pas rentrer détail, mais je sais qu'à l'époque, justement, TF1 et La 5 se battait à coups de redevance pour choper un maximum d'animés, parce que, justement, ils les avaient vraiment à à l'époque. ouais Oui, ça c'était la façon de faire Berlusconi, mais euh, c'est vrai que moi aussi j'ai été bercée par le club d'eau et puis par Youpi, l'école est finie et euh, c'est enfin, c'est ça reste des souvenirs mémorables franchement euh... ah depuis les collées finies c'était sur la 5 c'est ça c'était sur la 5 c'est ça c'est là-dessus qu'on a découvert certaines séries comme Cat Size si j'ai pas de bêtises Nadia et le secret de l'eau ont été diffusés sur la 5 aussi Nadia et le secret de l'eau a été diffusé sur la 1 aussi hein a été diffusé au club d'eau ça a été diffusé après la première diffusion elle était sur la 5 tu avais But pour Redis sur la 5 tu avais euh... bah tu avais aussi une version de Lucile embrasse-moi tu avais enfin qui est devenu Lucie amour et rock and roll quand ils sont passés sur OTF1. Exact avec les fameux génériques qui sont tellement bien sur la scène et qui ont été refait par le club Dorothée après. C'est pour ça que des fois des des des séries animées qui ont deux génériques français. La Katsuai, c'était comme ça quand c'est arrivé, ils avaient le générique euh, japonais avec une réécriture de, de de la musique et des paroles, mais euh, les, les séquences de la de, du générique, c'était vraiment ceux de le, du du Japon. Mais quand ça arrivait sur téléfilm, il trouve que c'est un petit peu trop chaud de montrer des silhouettes de femmes comme ça. Du coup, ils ont fait un générique euh, en prenant des morceaux dans des épisodes quoi. Et en changeant complètement le générique du début et c'est bien dommage. C'est en même temps ce qui était assez génial sur le sur le club Dorothée, puisque on en a parlé du club d'Aurété, c'est que comme ils savaient pas ce qui diffusait, nous on a pu tomber sur des perles et c'était génial parce qu'au final on on nous prenait pas pour des bah pour des enfants, justement. Et moi, je me rappellerai encore tous les mercredis après-midi avec ma mère. On regardait qu'elle nous survivait, s'il te plaît. Et c'était génial. Jusqu'au moment où il y a Ségolène Royal, justement, qui met les deux pieds dans le plat, qui nous a fait censurer une bonne partie des animés. Ça n'était pas vraiment joué à cette époque, quand même. Je pense qu'ils ont dû quand même bien m'enflir à l'époque de rater euh, et la chaîne de prod. ouais mais se... c'était carrément leader. Il y a eu un documentaire à la télé à propos de ça. Club Dorothée c'était un leader absolu dans la diffusion pour enfants. Ils étaient tout le temps à l'antenne, le matin, le soir, le mercredi après-midi, le samedi, tous les vacances, ils étaient ils avaient monopolisé partie tout le temps sur TF1. Donc même si ces séries-là ont eu des soucis comme Sur les Survivant ou comme euh je sais pas Lucie la Mortiroken Road ou tous les personnages avaient des prénoms euh, européens dans ce coup. Euh, Wingman aussi, ça c'est moi quand j'ai découvert quand ré... que David Duchamp s'appelait en réalité Kenta Irono ça m'a un peu surpris de découvrir qu'en fait ils avaient changé les noms de tous les personnages. Et c'est c'est malheureusement euh, pris partie de l'iceberg, puisque la censure était très présente aussi euh, à l'époque. des animés égales, animés pour enfants, donc on va censurer tout ça. Cam le survivant, très vite il a été censuré aussi, hein. très vite ils ont mis le sang en noir, ils ont coupé des scènes et ils ont dégagé carrément de l'antenne. Ouais mais au début quand même c'était bien. Oui je suis d'accord avec toi, et Cam le survivant fait partie des grands classiques des animés à lire parce que c'est vraiment très bien mais par contre euh, en, en avoir en animé je pense pas que ça soit intéressant de voir maintenant en, en animé. Voici, rien que pour le doublage de l'époque moi je suis désolé je reste fan. Akin ah, le roi du haut couteau de cuisine quand même ça vaut son poison de cacahuète quand même. Ah oui et puis l'autre avec son manteau de fourrure. Euh... Ouais mais là tu, tu perds l'esprit le, originel du de l'anime quoi ce que tu aimes c'est en fait c'est une parodie de l'anime c'est un peu c'est pas vraiment Akin le survivant que tu aimes c'est la parodique sans elle non. Non, je dis juste que ça reste toujours marrant de réentendre le doublage de l'époque. Mais moi, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire. Après, le reste... Euh... Je me rappelais même pas trop à l'époque, en fait, limite des, dou des doublages, j'ai redécouvert ça plus tard. Et là, j'ai trippé. Mais euh, à l'époque, moi, c'était vraiment l'histoire, le mec qui survit dans un monde post-apocalyptique à la Mad Max, mais c'était... En plus, euh... <rire> je regarde ça avec ma mère, donc c'est dire... Euh... Je regarde ça en plus avec l'accord de mes parents, donc pour moi, c'était génial, quoi. Bah dans les années 80, dès qu'il y avait quelque chose, dès qu'il y avait un film ou une série qui était déconseillé aux enfants, il y avait un petit carré blanc en bas à droite. Je sais pas si vous vous en souvenez de ça pour les plus âgés. Et euh, moi personnellement, j'avais le droit de regarder tout ce qui se passait à la télé tant qu'il y avait pas le carré blanc. Si y avait le carré blanc, n'avais pas le droit. Mais c'est comme ça que gamin, j'ai vu euh, l'exorciste, j'ai vu euh, Terminator, j'ai vu euh, comment il s'appelle celui là euh, Poltergeist euh que je ne... <rire> que je déconseille fortement de montrer à des gamins. Mais comme il n'y a pas de petit carré blanc en bas à droite, tu pouvais regarder et les mangas, c'était pareil. Quand on est Saint c'est dans Saint Seiya, il des moments relativement durs, hein, quand même. Euh, dans euh, Kaine de survivants, il y a quand des têtes qui explosent dans tous les sens. Euh, ben Il n'y avait pas de carré blanc, il y a pas de carré blanc, si j'avais le droit de le regarder. Donc ça dérangeait pas mes parents, moi, plus que ça, de, de, de me laisser regarder ça. Et ça t'a mis en Russie Oui, non, mais ça va, je tue un lapin par an, ça va. Cela dit, on n'a pas viré psychopathe non plus, hein, donc euh, quelque part... Euh... Oui, voilà, on va pas s'amuser. Euh... C'est vrai qu'il y a aussi eu tout côté un peu péjoratif que nous on a connu de dire on regarde des mangas et on a les camarades de classe qui regardent avec gros yeux et qui me disent ah oh, le bébé regarde des mangas, euh, la honte, alors que maintenant c'est plutôt l'inverse, tous les gamins dans les collèges parlent de euh, Demon Slayer, de My Hero Academia, et c'est l'inverse, c'est ceux qui regardent pas les mangas qu'on dit oh tu regardes pas des mangas t'es un bébé, voilà. Et euh, nous on a connu déjà le l'ancienne génération où c'était plutôt l'inverse. Euh, moi personnellement quand j'ai commencé à parler de manga à l'école, euh, tout le monde me regardait avec des yeux ronds parce qu'ils savaient clairement parce que c'était en fait. Même avec le club de rotthté son omniprésence ah oui bon pour eux c'était des dessins animés mais le mot manga moi je sais que c'est à la base c'est moi qui l'ai appris dansenfant c'est moi qui a appris euh, au collège euh, à beaucoup de mes potes parce que c'était qu'un manga personne ne savait à l'époque Ouais, c'est vrai tu as raison aussi donc les origines maintenant on les connaît à peu près pour tous maintenant J'aimerais savoir, c'est quoi votre meilleure série animée, votre meilleur manga, votre celui qui vous a filé des frissons, qui vous a fait pleurer, qui vous a donné envie de le montrer à la terre entière, qui vous a donné envie de le revoir, revoir, re revoir en espérant trouver une version euh, encore plus belle qualité pour encore plus profiter de ce moment-là. C'est quoi pour vous le meilleur manga au monde qui existe Et j'ai commencé par un euh, truc. C'est un ah des, je vais parler vite fait, enfin vite fait, je vais parler de de Nature justement le secret de l'oble. En fait, pas la première fois que j'ai découvert, c'était dans un épisode du, du club de Roté, euh, comme ça à la range. Clairement, c'est je l'ai pris encore d'autre et j'ai dit tiens, ça ça m'a l'air ça m'a l'air d'être pas trop mal. Puis quelques années plus tard, justement, il y, y a Game One avec euh, à l'époque Jean-Pat qui était le directeur de programme qui euh, qui savait tout parler droit et euh, il a dit on va vous diffuser Nadia mais on va vous, vous diffuser une version remaster parce que justement avec euh, on l'a dit tout à l'heure, entre les coupes qu'il y a eu sur le Club de Dorothée, la version de l'A5 qui était aussi charcutée pour des raisons XFGAC, en fait, qui y a Cyril Lourbin, justement à l'époque, qui était monteur, qui avait récupéré aussi les, les films en version originale de, de Genax, plus les versions françaises, et toutes les coupes qui y avait en la version française, en fait et il est regroupé avec la version japonaise, et il est replacé sous-titré. Donc ce qui m'a permis de découvrir une série dans son intégralité, et je suis vraiment tombé fou amoureux de cette cette série quoi, c'est un, un animé de dingue et euh, il y a eu une guerre concernant les droits qui a duré quasiment plus de 20 ans et euh, la version DVD bloquée qui est née sortie qu'en 2016. Donc euh, pour une, un manga qui est sorti en 1991 en version euh, originale entre guillemets, on a dû quasiment attendre euh, quasiment 25 ans pour choper un, un animé euh, complet. Et euh, vous voulez que je parle un petit peu de l'histoire de Nadia, non Oui, vas-y, vas-y. Moi, je suis un énorme fan de Nadia. Quand j'ai vu que tu allais en parler, j'étais très content comme ça. c'est pas moi qui vais en parler. Donc, euh, vas-y, fais un petit résumé. Je te le sers On suit les aventures de, de Nadia et Jean. Donc, tout commence à, à une exposition universelle de Paris où, justement, Nadia se fait courser par, par des malotrues, entre guillemets par rapport à son collier et suite à ça justement, c'est s'échappe avec l'aide de Jean et ensuite justement Jean lui vient en aide pour justement l'aider à retrouver ses origines. Donc ils partent avec un aéronef fabriqué par Jean qui est inventeur de de métiers entre guillemets et et s'échoue au milieu de l'Atlantique, euh, nom de la militaire indépendant. Et ils sont récupérés justement par le le Nautilus justement avec le capitaine Nemo qui, qui le remet en route qui est euh, donc qui se réchauffppe jusque une île voisine et à partir de là on découvre que juste il ya une guerre qui qui euh, s'affronte entre deux nations super évoluées. donc euh, d'un côté euh, le capitaine Nemo avec son sous-marin de l'autre côté euh, l'empereur néo avec euh, avec son île oui il faut vous rappeler qu'en fait Nadia ses de le bleu trouve son inspiration à pas milieu sous les mers de Jules Verne, et c'est pour ça qu'on trouve le capitaine Nemo c'est pour ça qu'on trouve le nautilus Je me permets de, de... Alors, il y a 39 épisodes, c'est à voir, moi j'aime beaucoup, comme je, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir que Nadia a produit par les studios Genax, et que le, le projet à la fin de Nadia qui a commencé, c'était Evangelion. Euh, notamment les produits des producteurs Hideaki Hano et Shinji Iwuchi, j'ai dû marquer les noms parce que je n'arrivais pas à me saigner de tête, euh, ce sont eux qui ont aussi travaillé après sur Evangelion. Et Nadia reste une, une excellente série encore à voir maintenant, intemporelle, très bien traitée, le générique de début, euh, comme une, comme d'habitude, Il est très très beau, et on a aussi une notion de méchant qui ne, qui ne sort pas de, de manière mannequinée. Les méchants sont pas vraiment méchants, ou les gentils sont pas vraiment gentils. Et c'est toute une aventure, c'est toute une aventure. On a dit un secret d'eau bleue, il y a eu un film pour clôturer un peu ça, mais euh, pareil que toi, moi j'ai adoré ce truc-là, et moi à l'époque j'ai tombé dessus sur l'A5, et c'était l'une des premières séries à laquelle j'assistais à la fin, qui avait une fin dans cet épisode. C'était pas comme certains animés ou... On a 50 épisodes, puis le e épisode, bah, ça ressemble à un épisode comme les autres, et euh, voilà, ils ont fini animés. Ah, Nadia, lui, euh, Nadia euh, Secrets d'Obleus, ce manga-là, avait une fin. Oui, les personnages sont super attachants, eh, Keyus et Titus, Gladys, enfin, tous les tous les personnages sont charismatiques à souhait. Il y a l'humour euh, de l'action, de la romance, euh, c'est vraiment, vraiment chouette, et comme j'ai dit, moi, j'ai eu la chance de la découvrir, justement dans une euh, top euh, édition entre guillemets, donc euh, tous les jeux soirs sur Game One avec des omnibus commentés, etc. Donc c'était vraiment le, le moment idéal pour la découvrir Après le, le propos est quand même super adulte, moi je me rappelle avoir vu euh, à l'époque quand ça passait sur Club Dorothée je crois, euh, une femme scène qui m'est toujours resté euh, en tête, cette scène-là surtout m'avait beaucoup marqué Où ils ont un, une avarie dans le Nautilus, alors je trouve qu'ils se sont fait attaquer ou je sais pas quoi. Et en fait ils sont obligés d'enfermer, de, enfin euh, de fermer la salle des machines pour pas couler. Et il y a des mécanos dans la salle des machines. Et là on s'aperçoit en fait que euh, ça reste des êtres humains comme les autres. Alors c'est pas les héros sans peur et sans reproche parce que au début le gars il fait non mais c'est bon euh, allez-y... Euh. Il le faut pour sauver tout le monde, machin. Et à la fin, il se met à hurler euh, « Non, je veux pas mourir. » Et en fait, c'était super poignant. c'était C'est une série qui est, je trouve, assez dure parfois dans son propos. Même là, quand tu découvres Marie pour la première fois, euh, dans la façon dont tu la découvres, euh, franchement, si, euh, si tu chiales pas, franchement euh, faut euh, faut les tenir. Quoi. Parce qu'elle est quand même planquée sous, euh, sous les corps de ses pans qui ont été descendus. quoi ouais, non le propos est assez adulte quand même pour un manga. Pour les enfants, entre guillemets, c'est quand même des propos relativement adultes euh, euh, déjà abordés dès Nadia -le bleu et qu'on retrouvera plus tard dans Évangélion en puissance 1000. Aussi. Mopral, tu, tu l'as vu celui-là ou pas où Tu te connais de nom euh, Non, ça fait encore partie de des noms que je connais, mais que je n'ai jamais pris le temps de regarder, comme d'habitude. Donc euh, je, je sais que c'est hyper culte, que beaucoup en disent du bien. Mais euh, j'ai jamais eu l'occasion et euh, je viens de vérifier A priori il dispose sur aucune plateforme légale Il y a un coffret DvD blourré à 40 balles si tu es pas petit sur Amazon ouais mais tu as 40 balles pour pour un, un truc que je suis pas sûr d'apprécier bon Alors, je, je vais pas faire le, le, le faux honnête j'ai des moyens de le récupérer et de, de le voir il n'y a pas de souci mais bon du fait que ce soit pas dispo sur des, des sites de streaming c'est vrai que ça, ça aide un petit peu moins à y penser et puis à, à le regarder quoi de manière un peu plus confortable. Mais euh, c'est prévu, c'est dans, dans ma watchlist. Non, non, non, ça disponible sur YouTube, mais avec les versions justement Game One de l'époque. Ouais, c'est peut-être un, un plus intéressant de pouvoir voir cette version euh, remasterisée. Bah, si je la regarde, t'as sensé en version japonaise, je pense. Euh, japonaise sous-titré français je suis sûr que je la trouverai, donc euh, ce sera comme ça que je la regarderai. Oh, ok, merci beaucoup. Natasha, c'est quoi ton meilleur euh, ta série animée de tous les temps Alors là, je pense qu'on va me jeter des tomates ou autre. Euh, en fait, moi, c'est une série euh, animée qui... Alors, j'aurais pu, évidemment parler des d'Evangelion, j'aurais pu parler de Sailor Moon, j'aurais pu parler de toutes les grandes séries comme ça. Non, moi, en fait, ma, la, la, ma meilleure série animée de tous les temps, c'est une série qui est tirée d'un jeu vidéo. Et c'est Devil May Cry, qui avait été faite par, le... par Dybex à l'époque, en 2007. Et je suis tombée amoureuse de cette série, alors, parce que déjà je suis amoureuse de Devil May Cry en tant que jeu vidéo. Et en fait, voir cette continuité euh, entre, en fait, la série se passe entre le premier euh, jeu et le deuxième jeu. Et on y retrouve euh, Dante, on y retrouve euh, triche qui apparaît dans le premier jeu, on y retrouve Lady qui, techniquement, dans la timeline, est apparue avant triche mais en fait, dans le jeu, elle est dans le 3, donc, enfin... Euh, C'est tout un truc et en fait on retrouve tous ces personnages là de de Devil May Cry avec des avec des personnages qui, qui n'y apparaissaient pas à l'époque. Et ce que je trouve assez génial, c'est que cette série que moi j'aime beaucoup a été intégrée à la timeline dans le dans le dernier dans le Devil May Cry 5 et ça euh, pour moi c'est juste voilà, c'est la consécration euh, la série animée fait partie de la timeline de Devil May Cry. Alors, il y en a pas un de vous qui connaît à mon avis <rire> Si si, moi j'en ai entendu parler, je les mais j'ai euh, oui. pas le temps de les regarder. D'ailleurs, tu peux nous faire un petit résumé de quoi ça parle Oui, vas-y. Je vois. Et eh bien en fait, euh, alors du coup, euh, c'est l'histoire de Dante, enfin euh, Dante qui est un mi-démon, mi, mi humain. Son père était un, un grand chevalier démon Spartaque qui s'est battu du côté au côté des hommes dans la guerre contre les démons. Et il était amoureux d'une d'une humaine et ça a donné donc Dante et son frère Virgile Jumeau, bon ça on ne le sait pas dans la série mais il a un frère Vigi... euh, un frère jumeau Virgile qui est mort avec leur mère. Et en fait, il a ouvert une, une agence de... de chasseurs de démons qui s'appelle le Devil's Mecraille. Voilà, et en fait, il, il a accompli un certain nombre de missions qui lui sont données par Morrison qui est un, un courtier en mercen... enfin courtier en mercenariat, je pense un truc comme ça, enfin c'est lui qui lui amène ses missions. Et à chaque fois le pauvre Dante, il finit, il a pas et il a pas de fric, il a rien parce qu'à chaque fois il se fait avoir sur l'émission il est jamais payé. Enfin voilà, c'est un... on va dire que c'est un loser magnifique mais qui a une telle classe et un tel euh, un tel bagou pour ce qui est de d'arriver à tuer les démons que voilà, on, on lui pardonne tout. Il a plus ou moins de classe que qu'un survivant pour les mises Misamour. Ah pour moi, il en a plus. Mais bon, moi après c'est denté quoi, c'est l'amour de ma vie denté. Bagrou nous doit être content. Je, je le dis pas trop fort parce qu'il est à côté. <rire> s'il m'a bon entendu. Euh, alors moi, j'ai l'ai vu aussi, toutes les adaptations, euh, dès qu'il y a une adaptation d'un jeu vidéo en série animée ou en film, j'ai une certaine curiosité à aller voir ça. Effectivement, je connais... Euh, j'ai vu le, la série animée euh, David McRae. Je pas trouvé euh, forcément Follition par rapport à ce qu'on peut trouver dans certaines adaptations, mais franchement, ça respectait le matériel de base, ça respectait tout. Tu passes un bon moment, bon. puis c'est relativement court, je crois que tu dois voir 6 ou 12 épisodes seulement, c'est c'est euh, pas grand-chose. Et... Euh... Ça suffit, franchement ça suffit. Ça suffit, exactement, pas besoin de plus. Vous connaissiez-vous, euh, Machatruc et Moncou Non, juste le jeu vidéo, mais j'ai jamais trop accroché, donc euh, fatalement, l'anime m'aurait pas plus tenté que ça. Je l'ai même pas vu passer, je crois d'ailleurs, mais euh, je pense que je m'y serais même pas arrêté. Ok. Moi j'ai l'anime sur un disque dur qu'un copain américain m'a envoyé, mais j'ai pas le temps encore de la regarder. Ok. Bah Maupral, à ton tour, c'est quoi ton meilleur euh, animé de tous les temps Alors, sans grande surprise par rapport à la dernière fois sur les mangas, ça va être des snottes, hein. Euh, alors je sais pas si je reparle vite fait du scénario, c'est juste histoire de pour ce qu'on n'ont pas suivi Oui, histoire de mettre un peu à jour Voilà, ok, bon bah alors globalement, c'est l'histoire de Yagami Light, euh, qui est un étudiant assez brillant Qui a un sens de la justice assez exacerbé, on va dire Et euh, qui va trouver un jour un Death Note, donc qui est un cahier euh, dans lequel si on écrit le nom d'une personne, elle va mourir 40 secondes plus tard Du coup, il va en profiter, et ça va lui monter à la tête, il va tuer tous les criminels, enfin, tous ceux qu'il connaît, et tous ceux qu'il va voir à la télé, parce que, voilà, il se dit que les criminels n'en a rien à faire dans ce monde, et que autant s'en débarrasser. Euh, du coup, forcément, ça finit par se remarquer, que des criminels meurent, et il va se faire pourchasser, euh, d'abord par la police japonaise, qui peut évidemment rien faire, donc ensuite par Interpol, et euh, de Interpol, il y a un autre ennemi qui est aussi brillant que lui, qui est connu sous le nom de L, Je vous inquiéète pas je vous spoilais à peine le premier des deux premiers épisodes euh, et donc ça va être une bataille entre yaigami et euh, enfinmi light et elle donc ils vont s'affronter qui vont essayer de, de se piéger les uns les autres pour essayer de bah, de voilà, demasquer de l'un ou de, de tuer l'autre etc et euh, bah moi c'était alors c'est pas encore une fois techniquement ma première mon premier animé mais c'est un des premier vraiment où j'ai accroché et euh, au moment où je l'ai regardé, en fait il n'était pas totalement diffusé ce qui veut dire que j'avais là cette frustration de devoir attendre à chaque fois une semaine pour euh, bah, attendre une, une, déjà une, une fan de trade parce que fatalement euh, voilà c'était pas c'était même pas licencié à l'époque et du coup chaque semaine bah en fait euh, moi j'étais dans, dans un unité informatique et je crois que c'était le vendredi matin qu'il était disponible en fan -trad. du coup je me, je me mettais dans un petit ordinateur bien au fond, je téléchargé mon épisode, et puis pendant 20 minutes, pendant le cours d'informatique, ben en fait je regardais mon épisode. C'est pas très très très bien, mais bon, écoute, euh, voilà, j'étais fan à ce point-là. Euh, J'ai même d'ailleurs dû, je crois, un, un jour, euh, la, la fan trad avait dû euh, faire plus ou moins grève, parce qu'il s'était pas assez récompensé, donc j'avais dû moi-même faire une fan trad avec une version anglaise que je j'avais trouvé enfin bref, c'était une horreur. Mais euh, en tout cas, euh, ouais euh, vraiment Death Note, je crois que c'est euh, celui que, qui me restera toujours marqué. Euh, vraiment, si, si de base, on me demande mon, mon anime préféré, sans réfléchir, je dirais Death Note. Peut-être qu'en réfléchissant, effectivement, bon il y a peut-être des défauts, etc. On en avait déjà parlé dernière fois, notamment une deuxième partie qui perd beaucoup d'intérêt pour moi, euh, pour beaucoup de monde d'ailleurs. Euh, son seul avantage, ce serait peut-être son générique de Maximum The Hormone, qui euh, à l'époque m'a vraiment dérangé et que maintenant j'adore mais sinon ça reste pour moi une série vraiment top euh, avec euh, des protagonistes qui sont intelligents mais pas génies au point qu'on ne puisse pas comprendre ce qu'ils font c'est-à-dire qu'ils sont intelligents on comprend pourquoi ils ont fait ça on y aura peut-être pas pensé mais on, voilà ça reste logique ce qu'ils font et du coup c'est plaisant à regarder c'est plaisant de voir cette bataille de ce qu'ils ont pensé et euh, vraiment c'est les musiques qui vont avec qui sont vraiment top qui, qui te mettent tout de suite dans l'ambiance Et moi ouais c'est Death notes, je crois que c'est assez court je crois qu'il y a 36 épisodes en tout euh, il me semble un truc comme ça et vraiment enfin jetez-vous si si vous l'avez jamais vu parce que pour moi c'est vraiment le, le meilleur animé. Et les films Quel film Il n'y a pas de film, de quoi tu parles <rire> Tout à fait. <rire> non, je je te rejoins là-dessus Death Note est quand même un très très très bon manga aussi bien à lire euh, que à voir. Je trouve ça vraiment remarquable qu'ils aient réussi à donner beaucoup de dynamisme à des paroles parce que dans Death Note, il y a énormément de texte à lire, c'est les les démonstrations de il est découverte de, de, de des pièges que ce temps de lin et l'autre light, light et euh, et elle euh, et ben ça faomit de, de de plein plein d'idées et ils ont réussi à trouver à donner du dynamisme quand enfin, son, son pouvoir c'est quand même tuer des gens d'écrire un nom sur un cahier et ben ils ont trouvé un moyen de, de rendre ça hyper dynamique de faire du mouvement de faire des euh, voilà ça fait presque des jojo poses parfois mais euh, voilà c'est une enquête policière surnaturelle et c'est vrai que moi je suis comme toi, je conseille fortement, même des gens qui n'ont jamais vu des... Qui ont... pas vu des mangas et qui ont envie de s'en intéresser, je le conseille, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une enquête policière paranormale, et c'est très très très bien fait, très bien rythmé. Moi j'aime bien la deuxième partie, je peux comprendre que tu t'apprécies moins, euh, comme j'avais déjà dit la dernière fois, la deuxième partie en version papier beaucoup plus longue, il y'a pas mal de trucs qui sautent, et c'est un peu dommage. Après, je déteste pas la deuxième partie il n'y a pas de souci mais c'est vrai que voilà c'est ça perd on va dire euh, un petit peu en intensité et bon pff, voilà ça, ça reste appréciable à regarder j'ai vraiment il ya des, des moments que j'ai apprécié dans la deuxième partie d'ailleurs je crois que quand moi j'attendais chaque semaine c'était la deuxième partie qui, est, qui était en attente euh, la première partie était déjà diffusée mais c'est vrai que bon bah par rapport à la première c'est pas la même chose quoi c'est va bou on tour <rire> alors Choisir un meilleur annuel tous les temps quand on en consomme énormément comme je le fais, euh, c'est un peu compliqué. Euh, j'aurais pu parler de Cowboy Give Up, j'aurais pu parler euh, d'Evangelion, mais j'avais envie de parler de Fully Coolie, FLCL, qui est un mini-série euh, d'OAV, il y a 6 OAV en tout, et je trouve que euh, c'est vraiment excellent du début à la fin. Euh, C'est l'histoire d'un jeune euh, japonais, Naota, qui déprime un peu, son frère est parti aux états unis faire une carrière dans le, dans le baseball, il euh, y a l'ex de son frère qui n'a pas de coller un petit peu trop fort, et il rencontre de manière accidentelle, quand je dis euh, il se fait renverser, par euh, euh, Aroka Une fille qui vient pas forcément de là où on pense, qui, euh, après d'avoir renversé la somme avec une euh, avec une guitare électrique, et depuis ce jour, Naota a un trou noir dans le crâne qui fait sortir des tas de créatures euh, de mécaniques de son crâne qui se bagarrent les uns que les autres. C'est complètement fou, c'est complètement débile, ça va à 200 à l'heure, il y a une super bande-son ultra-rock qui est vraiment super agréable, les personnages, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, ils passent temps à briser le troisième, quatrième mur, cinquième mur s'il y a besoin, on voit parfois même des personnages se mettre en retrait et faire comme si c'était des sessions de doublage pour une série animée. C'est complètement fou. J'ai déjà vu des tas de fois et je prends toujours plaisir à regarder ces six épisodes. Euh, c'est euh, l'un des premiers animés que j'avais acheté en DVD et c'est que du bonheur. Fouli couli, c'est fantastique et c'est fait euh, par le même studio qui euh, sortit... Enfin, je crois que c'est juste après Rangélion, 2000-2001 et c'est Genax et Production IG. Ce sont les deux studios-là qui sont comme des gros studios qui ont fait le, le cet animé-là. Et quand je dis voilà, il y en que 6 épisodes, c'est complètement fou et euh, je vous conseille fortement Fouli-Coudi. Cool. Ah, j'en avais entendu parler à l'époque mais euh, j'avais jamais voulu m'y mettre parce que le... quand j'avais vu en fait quand j'avais lu le scénario parce que à l'époque je regardais encore le... enfin je lisais les scénarios pour être sûr que ça m'intéresse maintenant je fais en modulo. Euh j'avais regardé dit, mais c'est quoi ce délire enfin ça, ça a l'air vraiment trop n'importe quoi et du coup je m'étais jamais intéressé et euh... bah, toi tu étais pas la première personne à m'en parler donc il faudrait que il vraiment que je m'y mette un jour. Moi c'est une découverte totale, je connaissais pas. Euh, mais je pense que c'est le genre de truc qui... que je devrais regarder avec mes hommes parce que ça c'est le... totalement le genre de truc qui va les éclater. Il a quel âge ton fils, rappelle-moi 11 ans. Attends un an ou deux encore. Il y a deux trois scènes, moi je les ai montré à mon fils et je m'en souvenais plus qu'il ces scènes-là et je me suis senti un peu gêné Bon, ouais, je vais attendre un peu alors. Non mais après, regarde-le avec Bruno, euh, regardez -le tous les deux, faites-vous une idée, 6 épisodes ça va très vite. Après effectivement il y a deux trois scènes où tu as un peu mal à l'aise parce qu'il se passe des choses, euh, pas forcément explicites mais des sous-entendus et voilà et c'est par l'équipe juste après Evangelion, donc euh, la réalisation elle est top, t'as une séquence à la Matrix où tout le temps s'arrête, euh, et la caméra tourne autour des personnages. La, la bande-son, ça m'arrive très souvent de l'écouter parce qu'elle est, elle est rock au possible, elle est folle. Euh, voilà, moi je vous conseille euh, Fully Coolie pour sa réal, pour sa musique, pour euh, son ambiance. L'histoire a fait 6 épisodes et elle se termine à la fin. J'ai découvert là y pas longtemps qu'il y a une saison 2 qui existe, je l'ai pas encore vue mais je finirai par la voir celle-là, et euh, voilà. Eh bien, à découvrir, alors. disponible en streaming légal ou pas Malheureusement, je crois pas. Moi, j'ai acheté les DVD parce que justement, je trouvais pas de d'édition légale. Et puis, euh, je comprends le téléchargement, mais j'ai pas forcément envie de faire que de ça. Donc, euh, j'avais acheté de coup, petit un petit coffret. Euh, j'ai dû acheter 15 ou 20 balles. Et euh, dedans, tu as l'intégral avec une belle boîte, avec un petit livret et tout ça. A priori, il est dispo sur Crunchyroll. Ah, bah, bah, bien, que très bien. En, très, très bien. En, en, grat en gratuit, mais je suis pas tellement sûr. Mais de, de sur le site que je regarde, a priori, c'est sur Crunchyroll. Bon bah voilà, une bonne réponse. On vient de voir tous nos euh, mangas favoris, en sachant qu'il doit en avoir énormément, qu'on n'a pas pu aborder, mais on a voulu faire une sélection de ce qu'on trouvait le mieux. Mais en parlant de sélection, qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui n'a jamais vu de série animée, qui n'a jamais vu de manga, qui se dit que, ouais, de toute c'est pour les gamins ou alors c'est pour les attardés. Oui, ça existe, ce genre d'expression de, euh, assez méchante. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là Qu'est-ce que vous avez envie de leur présenter pour dire hey, « tu te trompes Hé, Moi, je vais te montrer un manga et tu changeras dans vie après les insultes tu veux dire hein, après ça. les insultes tout à fait et bah justement je vais te laisser commencer mon prendre d'accord ça marche bah euh, moi je vais parler de Mushishi. alors euh, moushishi euh, je vais essayer de le résumer mais c'est pas forcément simple euh, globalement c'est un c'est dans un univers qui se passe euh, un peu japon féodal traditionnel ouais. imaginez un peu l'époque du plus ou moins des samouraïs du genre de choses même si on y voit on enen voit pas trop, trop de samouraïs et avec un peu de fantastique. Globalement, ça suit l'histoire de Ginko, qui est un chasseur de mouchis les Enfin, qui est un mouchis qui est un chasseur de mouchi donc. Les mouchis, globalement, c'est un peu plus ou moins l'essence de la vie. Euh, comme, la manière dont il est d'écrire, c'est imaginer par exemple, le cœur, c'est la vie. Euh, et dans la main gauche, euh, voilà, le, le majeur c'est les humains, euh, l'index le, c'est les animaux, et puis le, le pouce c'est l'herbe et la nature, et bien les mouchichis se trouveraient au niveau du coude, voilà, globalement c'est un peu ça qui, qui, qui résume. donc C'est des entités un peu magiques, euh, qui n'ont pas vraiment de but, qui ne sont pas méchantes ni gentilles, voilà, qui, qui vivent comme ça, et euh, Mouchichi, en fait, ça va être euh, ça va être l'histoire de Ginkgo qui va rencontrer différents types de Mouchi. Donc euh, il y en a plusieurs, il y en a qui vont être sensibles à la lumière, il y en a qui vont absorber le son, etc. Et euh, bah, globalement, il y aura toujours un problème avec ces avec Mouchichi, plus ou moins grave, plus ou moins voilà des, des gens qui ne les aiment pas, et, et genre de choses. Et lui, il est là pour résoudre ses problèmes, il est spécialiste là-dedans, donc il, il va de village en village, il se balade un petit peu comme ça, et puis dès qu'il voit qu'il y a un problème avec des avec Mouchi, il va essayer de résoudre. Et euh, je conseille ce, en fait cet animé tout simplement parce qu'il est calme, parce que c'est vraiment un, un anime relax, c'est vraiment le truc, on se pose devant, on a juste un bol de, de café, de chocolat chaud, je sais pas, le matin, on se regarde ça et c'est vraiment calme, il n'y a quasiment pas d'action, il n'y a pas de violence, il y a, voilà c'est juste des petites histoires comme ça, avec une bande son vraiment extra, juste la, rien que le générique, il, voilà, il, est, il est juste génial il y a pas il euh, y a vraiment pas de, de violence de, de trucs qui vont vraiment nous énerver c'est juste euh, des petites scènes de vie comme ça avec des mouches c'est très poétique je pense que alors moi je suis pas fan de Ghibli je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois mais je pense que ceux qui aiment le, un peu le l'univers Ghibli ça pourrait vraiment leur plaire parce que euh, on se retrouve dans le même genre d'univers un peu un peu fantastique mais euh, vraiment amené de manière euh, vraiment euh, comment dire onirique voilà fantastique onirique et euh, Moi, j'apprécie beaucoup de regarder, ça change un petit peu tous ces animes où, euh, voilà, où ça crie dans tous les sens, où ça parle vide, où il y a des combats, etc. Là, c'est vraiment le, le truc qu'on peut regarder avant de s'endormir, il n'y a, a aucun souci et, et c'est apaisant. Personnellement, je connais Mushishi, j'ai tous les mangas à la maison et la série animée, j'ai adoré la regarder. Et quand tu dis, tu, je trouve que bon d'accord avec toi de dire que c'est quelque chose de calme, quelque chose de relaxant que tu vas regarder. La musique, elle est toute douce au possible, elle est superbe, l'intro est absolument magnifique. Et on a ce Ginkgo qui est presque un témoin de d'événements, qui se balade de ville en ville, et qui rencontre des gens qui sont affectés par ces mouchis, parce que les mouchis, c'est comme des animaux, quoi. Donc ils ont ils, ils vivent, mais le fait de vivre peuvent créer des interactions avec les humains. Comme tu as dit, toi-même, effectivement, il y a des histoires avec le son. Il y a une histoire avec un homme qui a un arc-en-ciel dans la main. Il euh, y a une histoire aussi avec une pierre pour pour faire des calligraphies la dans laquelle il y a des mouchis qui vivent dedans. C'est vraiment superbe, c'est vraiment très joli, c'est vraiment doux. Et puis, non, c est, c est, je suis d'accord avec toi, Mouchichi, c'est une superbe série qui est vraiment toute douce. Le manga papier, du même niveau que la série animée, et a euh, recommandé chaudement. et eh ben alors, euh, à découvrir. Hein. Vous connaissiez pas du tout ah, Moi, personnellement, je connaissais pas je connaissais pas du tout. Euh, ça, c'est un truc... Bah, je viens d'aller voir, la vite et les... les visuels. C'est vrai que ça a l'air assez euh, assez sympa à regarder. Je vais peut-être me laisser tenter. On, on peut le trouver où, ça Euh, sur Amazon Prime, je crois. Alors moi, j'ai Crunchyroll et Wakanim euh, sur mon site, mais peut-être sur Amazon Prime, effectivement. Mais je pense que ouais, en cherchant un peu euh, sur différents sites, euh, ça doit se trouver. On peut le trouver celui-là, ouais. il n'est pas très vieux et euh, il a été bien distribué. Ok, bah je vais peut-être me laisser tenter, alors. Ça ça m'a bien plus comment vous me l'avez pitché le truc. Ah bah, mieux alors <rire> Et maintenant, c'est au tour de Natacha de nous expliquer quel petit manga elle pourrait vous conseiller quand on n'est pas forcément fan ou qu'on a envie de découvrir ce que c'est. Alors moi, l'anime que j'ai choisi, c'est Nicky Larson. Euh, pourquoi Parce que pour moi, dans bah, dans cet animé, il y a tout. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de la comédie, il y a de la romance. C'est c'est tout ce qu'on peut demander à un animé, en fait. Euh, les personnages sont absolument géniaux, la musique est top. Alors après, c'est une série qui est quand même très très longue, parce qu'elle fait 140 épisodes, euh, que j'ai tous à la maison en Blu-ray. Et, euh, et c'est vrai que c'est une série on suit les, les aventures d'un nettoyeur... Nicky Larson, pour, pour ne pas le citer, euh, qui fait équipe avec la sœur de son ancien euh, partenaire qui a été tué. Et en fait, c'est tout ce qui lui arrive, euh, toutes leurs relations qui évoluent, euh, les différents boulots qu'il fait. On en apprend plus sur son passé, qui est quand même pas si simple que ça. Et voilà, pour moi, City Hunter, je trouve que c'est un bon point de départ pour quelqu'un qui connaît pas un animé parce qu'il ne s'ennuiera jamais de, devant un épisode de, de Nicky Larson. Joli choix, judicieux. Bon, comme, comme tu l'as dit toi-même euh, Nick Larson c'est pas le bon nom c'est Sid Hunter, et euh, il s'appelait pas Nicky mais Rio Saeba, mais euh, c'est un héritage malheureux de, de, de, du côté de la de, de, du club Dorothée et de ces fameuses censures euh, notamment au niveau des doublages au niveau des méchants ils ont tous la même voix ils ont tous une voix un peu débile euh, et tous les personnages ont, ont été renommés pour donner un nom euh, plus francisé. Cependant, cependant ça reste quand même une fantastique série, tu toi-même, les musiques sont à tomber par terre et euh, il n'y a pas si longtemps, il y a un nouvel Oavie qui est sorti. Ah qui est génial Ah il est absolument génial Qui est très très bien, qui reprend tous les codes de City Hunter, c'est-à-dire euh, les marteaux gigantesques, le côté pervers mais le côté ultra sérieux. Il y a un petit coucou des CatSize, qui est un peu court, mais euh, juste pour nous rappeler que c'est le même univers que CatSize et euh, je la regardais avec mes enfants qui ont adoré aussi et que l'animation a été folle sur ce nouvel épisode. Et c'est vrai que si euh, Hunter reste un excellent manga euh, policier cette fois-ci et que euh, bah, ça fait ce serait cool de les revoir des dé de parce qu'il me semble que dans la version animée la fin n'y est pas, on n'a pas la fin. Ah, dans la version animée en fait le dernier épisode est un épisode euh, normal parce que moi j'ai tout j'ai toute la j'ai l'intégrale de la saga euh, grâce à Bruno qui me l'a acheté gentiment pour mon anniversaire et euh, et le dernier épisode en fait je me suis aperçu que c'était un épisode euh, lambda. Donc euh, c'est pas abordé euh, la relation entre euh, euh, Rio et puis euh, Kaoru Kaori, Kaori Kaori Kaori Donc finalement cette partie-là n'est pas abordée et c'est un peu dommage peut-être ce qui manque à City Hunter c'est une vraie fin. Bah la vraie fin on l'avait dans le manga mais euh, là en l'occurrence il euh, y en a pas enfin même la fin du manga en fait elle finit euh, le manga finit un peu aussi en note boudin hein, City Hunter. Là c'est vrai que c'est un épisode bah, ça fait partie de ces séries qui n'ont entre guillemets pas de fin. Malheureusement, et c'était coutumier, dans les années 80, euh, début 90, d'avoir des séries, euh, que ce soit Jace ses Conqueron de la Lumière, que ce soit euh, l'inspecteur Gadget, que ce soit les euh, séries de ce type-là, il n'y a pas de fin. Pas de fin. <rire> Juste pour m'en dire vite fait, tous les OV sont disponibles actuellement sur Netflix, donc euh, jetez-vous dessus. Sur ADN aussi. Si euh, je devrais vous conseiller un épisode, moi perso, celui qui m'avait le plus marqué, c'est l'épisode 3 où justement... Euh, qui doit être euh, payé pour venger la mort ta boxeur. Et la fin juste géniale. Il y a le, le bon de fin pour tirer au même moment, pour absorber le bruit du du fusil. Et tu as le 30 secondes moments d'avant, tu as le calcul en charge de poudre pour justement que la balle rentre dans le crâne mais ne ressorte pas. Donc euh, tu as tout ce côté-là sombre justement du manga qui euh, qui est abordé justement dans l'épisode original et qui était un petit peu sensuel dans la version Club de Roté. Donc, euh, si vous voulez, euh, commencer par un épisode, euh, je conseille celui-là. D'ailleurs, ce, cet épisode-là, c'est la première histoire du manga. Ah, ils ont mis ça en trois pour pouvoir... Euh, ils ont changé l'ordre de, de, de des épisodes pour se focaliser déjà sur son sur son ami, pour ensuite euh, partir sur les autres épisodes, sûrement. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, là cet épisode-là, en fait, est le tout premier épisode qui, qui est dans le manga, en fait. D'accord, merci de cette précision, je ne connais pas assez, euh, j'ai vu la série animée mais le manga je l'ai lu euh, en diagonale à quelques quelques occasions. Faut quand même préciser aussi que si Hunter quand on lit le manga, c'est vraiment un gros pervers. <rire> Bien plus que dans l'animé. Oui, c'est vrai que ça m'avait fait un choc quand j'avais vraiment lu parce qu'à l'époque j'avais lu la la j'ai gelu donc il y avait que quelques histoires et j'avais que quelques tomes. Euh, là, je l'ai refait en, en grande version et euh, j'ai les, les trois les premiers tomes. Et là on s'aperçoit qu'il y avait plein de parties d'histoire que je ne connaissais pas et je me dis ah mais oui, quand même <rire> Ah oui! Il va beaucoup aux toilettes. Oui, non, puis se déguiser en femme, il va draguer des mecs des fois, c'est c'est un truc de fou quand même. Je me souviendrai, c'est en 2014 justement sur euh, c'était sur téléphone d'ailleurs elle avait replay, je me rappelle parce que j'avais chopé la grippe. Mais en fait, ils avaient fait une version un peu comme avait fait les moines sur Nadia à l'époque, ils avaient remis les épisodes euh, en VF, et toutes les parties qu'ils avaient été coupées en VOSTFR. Et tu as des passages qui sont juste mémorables où tu te ferais gueule comme pas possible ou tu vois Kore qui reprend en rayon de manière <rire> Et euh, comique à se fait tout le bois avec des, des piles de magazines qui dans tous les coins enfin moi c'est génial. C'est toujours le cas sur manga quoi, et c'est toujours cette version là qui passe. À découvrir alors. Là, je vous le conseille fortement. Et tu as bien raison parce que c'est vrai que c'est très très bien avec des très belles intros, euh, la musique aussi est top aussi. C'est très important dans les séries nuées d'avoir une bonne musique. Et euh, franchement, ça, c'est un, un excellent choix. Get yeah, Wild, je l'écoute en boucle. Elle est géniale. Ah, elle est toujours sur ma playlist Deezer. Celle-là, elle n'est jamais sortie. Il y quelques mélodies au tout début à sa file de frissons, je trouve. Les trois premières notes, tu sais tout de suite que ça va en live, mais c'est génial. Bah, comme tu parles, machin truc, je te laisserai bien la parole pour nous conseiller un petit truc. Tout dépend de ce, euh, ce que vous voulez. Si vous voulez de la baston, de la comédie... Euh un petit peu d'humour fait euh, moi j'avais enfin j'avais découvert aussi pas mal de mongages justement à l'époque de la de latnt en 2006 où, justement euh, la tête venait de sortir il fallait euh, boucler les, les grises tv et à l'époque euh, j'ai découvert pas mal de d'animé j'avais découvert aussi beaucoup euh, Gto justement qui euh, qui m'avait fait mourir de revenir donc gto qu'est ce que c'est mi c'est en euh, ancien loard de 22 ans qui devient prof de, de lycée et il tombe dans une classe où justement ses élèves sont un petit peu un petit peu entre guillemets taquin et essaye toujours de le mettre dans des dans des situations improbables donc au début il se joue de lui mais ensuite ils retourne leur pla leur plaisanterie contre eux et ça prend des situations qui sont totalement ubuesques et qui sont à mourir de rien et on voit qu'au fur et à mesure justement la relation prof élève se réduit et à la fin, c'est... Enfin, il n'est pas qu'ils sont copains comme cochon, mais on voit que euh, il essaye de faire beaucoup pour ses élèves, et ses élèves le rendent bien. Et c'est vraiment un, un animé que j'ai vraiment apprécié du début à la fin. En même temps, Nizuka, à la base, c'est quand même un, un sacré sale gosse aussi, hein Ah, ben, quand euh, il se retrouve avec des, des doublages, avec lui, le diarlo à moitié à qui fait il, il chope le gars, il fait « Non, non, fait, voilà une nana qui est super mégollée, fais-moi un montage plutôt pour que je sois avec elle. » Et c'est comme ça le long du manga quand il pique la voiture du Dialo pour faire du drift en plein milieu de la ville etc. Non non, c'est vraiment ça génial. Moi je connais un peu moins euh, enfin je connais Kensuke Nituka, j'ai commencé à lire mais j'ai pas suivi tout le tout, euh, toute l'histoire. Il y a eu pas mal de suites et de d'épisodes préquel si je dis pas de bêtises sur le manga papier. Et en plus la VF est, est aussi super euh, super agréable. On a de bonnes sets quand même, faut pas se prendre Ah non mais elles sont toutes enfin en général euh, moi je trouve que le doublage euh, le doublage français est toujours de bonne qualité après il euh, y a eu des choses qui ont été faites dans le passé parce que euh, il fallait adoucir certaines choses mais euh, moi franchement je suis assez fan de nos versions françaises. Moi dis donc on a des super comédiens donc il euh, faut le dire aussi faire en France on a des rares pays justement qui font sous-titrer ou qui font doubler le, les films et les animés qu'on a dans le pays. Donc euh, quand voit d'autres pays comme le Norvège, etc., c'est que de la VOSTFR et basta quoi. Mais comme j'avais dit au tout début euh, de la France, on a été vraiment euh, arrosé de séries animées depuis 40 ans et euh, c'est devenu quelque chose euh, d'important pour nous, quoi c'est quelque chose de très connu et moi je sais que gamin je regarde Dragon Ball avec mes parents et euh, là maintenant je regarde euh, les séries animées avec mes enfants, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture et du coup bah, le doublage c'était la seule façon de les mangas à l'époque, on regardait pas de choses sous-titrées encore à l'époque et donc du coup ils ont décidé de s'y mettre très vite à faire doublage français et plus ça allait plus ils prenaient le média au sérieux et plus ils mettaient des comédiens de doublage de talent et euh, notamment euh, bah Saint Seiya quand ils sont découverts que Shun n'était pas une femme et qu'il faisait une voix masculine bah ils ont mis une voix masculine enfin, c'est c'est c'est exemple parmi tant d'autres euh, Dragon Ball les doublages sont de très bonne qualité je trouve je trouve que les comédiens quand ils hurlent pour se transformer en super guerrier bah on est à fond dedans autant que eux puis on les voit en répétition en train de s'arracher la gorge à à pousser des Kamehameha euh, C'est super à voir, parce que finalement, ils sont, ils sont bien impliqués dans, dans, dans, dans cet univers-là. Ah, même la voix de Nicki Larson en français, elle reste mythique. Tout à fait. À mon tour de vous proposer quelque chose de sympa. Je voudrais vous conseiller une série qui date quand même un peu, qui était passée sur Cannes Plus à l'époque. Quand je suis tombé dessus, c'était une grosse réglation. C'est Cereal Experiment Lane. Tout plus simplement Lane. Euh, je suis tombé sur épisode, je trouvais ça tellement génial, que je suis allé m'acheter les DVD, que j'ai toujours en ma possession. Donc, Lane, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Lane, qui reçoit un beau jour un SMS d'une de ses copines de classe qui lui dit « Ici, je suis bien, je ne souffre plus. Le problème, c'est que cette jeune fille est morte de semaine plus tôt. » Et ça, pour elle, c'est que le début. Elle va s'intéresser de plus en plus au réseau, qui s'appelle The Wire, si je pas de bêtises, qui est en fait les balbutiements d'Internet, comme on connaît maintenant. Et là, c'est une série qui a été diffusée en 2000-2001. Donc on est vraiment qu'au tout début et qui avait déjà compris dès le début euh, l'importance qu'un Internet allait avoir. C'est bizarre, c'est étrange, parfois c'est malsain, parfois c'est glauque. Pas forcément dans la violence, mais dans la réflexion, dans le regard que, que Lane a d'elle-même quand elle commence à s'intéresser à ce réseau, à ce wire. Et euh, c'est une histoire courte, il doit y avoir 12 épisodes, et c'est tellement puissant. Le, pareil, l'intro est à tomber par terre, c'est une superbe intro. C'est vraiment un, un, une superbe série animée euh voilà, je je la conseille fortement. J'avais essayé demi m'y mettre je crois à l'époque et j'avais fini par lâcher en cours de route parce que comme tu disais, c'est un, un peu sombre, glauque, un peu poisseux et j'ai vraiment pas accroché quoi, j'ai eu du mal à enfin ça, ça faisait partie des premiers animes que je regardais et euh, entre autres, j'avais regardé euh, Elfunlight qui est aussi oh, pas oui. vraiment un... voilà, je crois que qu'Elfunlight c'est un de mes premiers et honnêtement, ça a fait me dégoûter de des animes. Donc euh, voilà, euh, mais c'est vrai que faut vraiment s'accrocher, je pense, euh, peut-être que je... maintenant que j'ai un peu plus euh, on va dire d'expérience dans les animes et voir euh, tout ce que ça propose, peut-être que j'arriverai mieux à l'apprécier, mais c'est vrai que ça peut être une oeuvre qui... auquel on n'accroche pas, et je pense que c'est tout à fait normal, c'est peut-être même pas fait pour, il n'y a pas trop de compromis là-dessus, euh, voilà, c'est brut de pomme à la limite, et, et pourquoi pas, moi ça ne me... me dérange pas, quoi. On a parfois même dans les épisodes des séquences euh, qui m'appelle un peu euh, Evangelion quand Shinji est un peu des plombs et qu'il a des espèces de flashs lumineux euh, dans tous les sens. Bah, dans l'Ain, il y a des séquences un peu comme ça pour euh, expliquer la notion de réseau, d'intercommunication entre les êtres humains. mais euh, faut s'accrocher un peu, c'est vrai, faut s'accrocher, mais euh, vous serez bien récontents ces gens qui Alors là, j'avoue, ça c'est une série, je suis totalement... J'ai vraiment entendu parler hein, de la série à Lane, c'est un, un truc qu'on qu entendait beaucoup, ils en parlaient notamment beaucoup dans tout ce qui était euh, Animland et tout ça, euh, mais je suis totalement passé à côté et j'avoue, j'ai jamais regardé. Le machin truc Tu l'as vu celui-là ou pas Non, hormis de non, j'en ai aussi vous entendu parler, mais j'ai pas le temps de regarder ce que c'était. Bah je vous la conseille. <rire> non, c'est vraiment une chouette série. En plus, ça, elle est courte, donc du coup, vous avez pas le temps de vous enligner. Mais courte comment Euh... Attends, je peux te dire ça, tu me donnes deux secondes Trois si tu veux. C'est disponible aussi sur le réseau légal ou quoi A priori, non. Et il y a 13 épisodes. Bon, ça peut se tenter alors. Mais du coup, disponible sur aucun canal de... de... de streaming a priori. Ah zut, dommage. Bon, ouais, ça doit bien se trouver quelque part en streaming. Oui, ou en DVD-pacheter quelque part. <rire> as bien un cousin japonais pour t'envoyer les DVD, non Oui, voilà. <rire> Alors, les japonais dans la famille c'est pas ce qu'on a le plus mais bon ça peut se trouver et nous voilà enfin partie pour la dernière partie de notre discussion concernant les séries animées nous allons maintenant parler des petits trucs bonus et petites séries en plus celles qu'on vous recommande chaudement qui ne sont pas forcément les meilleurs du monde qui ne sont pas forcément les plus emblématiques mais qui nous ont touché et qui pourront vous plaire aussi pour ça' commencer par euh, natacha pour lui demander bah c'est quoi ce petit bonus qu'est ce que tu as envie de nous proposer d'autres comme euh, comme série Alors moi euh, comme vous avez pu le comprendre, je suis très fan de tout ce qui est mythologie et euh, j'avais envie de vous parler d'une série animée qui s'appelle Saiyuki où on suit les on suit les aventures de d'un bonze euh, qui s'appelle Genzo et qui va se balader en fait avec euh, des demi-démons et des demi-yokai dont le fameux Son Goku puisque en fait c'est une revisitation de la légende du roi singe et de plusieurs déités en fait de du panthéon shintoïste et en fait les bah les yokai se mettent à devenir euh, agressifs ils ont toujours vécu en harmonie avec les humains et là ils se mettent à devenir agressifs et euh, ce fameux bonze doit retrouver un parchemin qui a été volé à son maître et qui pourrait permettre en fait couplé à son parchemin qu'il a lui euh, devrait permettre de ramener en fait l'harmonie dans le monde en fait et là on s'aperçoit que bah finalement les héros sont pas vraiment ce qu'ils semblent être, les méchants sont pas non plus ce qu'ils semblent être, c'est encore un truc un peu où on nous en... on nous met en bateau mais on adore être mené en bateau et c'est un voyage initiatique absolument génial euh, avec des musiques de fou et un graphisme que j'aime beaucoup. Donc voilà je voulais vous conseiller cette, cette petite série animée qui existe aussi sous forme de manga mais que j'aime beaucoup moins, je suis vraiment beaucoup plus fan de la version animée. D'accord, merci beaucoup. Je connais le nom effectivement, mais je sais que ça parle de la légende du roi singe qui a notamment inspiré Dragon Ball, mais pas que. C'est quelque chose qui est très souvent repris. Oui, mais alors attention, là-dessus là euh, Son Goku est un personnage entre guillemets secondaire, il fait partie de l'équipe principale, mais le héros c'est vraiment c'est vraiment Genzo. Et, euh, et surtout alors petite euh, pour ceux qui connaissent, euh, les musiques sont de euh, Motoi Sakuraba. Il a composé quoi d'autre comme, comme musique si tu peux me rensortir autre Euh, par exemple, la... la musique de Valkyrie Profile. Bon bah voilà, ça c'est effectivement un excellent exemple. Ah si, il est très très très productif, Motoye Sakuraba. Ok, bah merci beaucoup, j'ai juste un petit coup d'oeil à ça, pour voir que ça me plaire. Je crois que par contre qu'au niveau des épisodes, c'est un petit peu irrégulier, les premiers épisodes sont sortis en début 2000, et puis il y a eu des suites euh, bien plus tardivement, si j'ai pas de bêtises. Oui, mais d'un autre côté, on n'a pas de, de changement de graphisme, en fait. Tout reste régulier du début à la fin, donc même s'il y a eu des coupures dans, dans la production, ça se sent pas du tout. Bon, tant mieux, alors. Machartrux116, as-tu quelque chose à nous proposer en plus On va parler de, de tous ceux qui sont intéressés à par City Hunter, en fait. Il y a une continuité alternative qui existe, qui s'appelle Angela Hertz. Désolé pour mon onglet approximatif. Où on sent, en fait on, on suit les aventures donc de la suite de City Hunter et euh, dans cette euh, animé là en fait Kaori euh, avant de se marier de euh, avec Rio en fait décède en voulant en ceignant euh, enfin, en d'enfant qui traversait euh, cest à enfin, qui est de la route donc à euh, ce le garçon mais elle est percuté et son cœur est euh, trans euh, a été volé et ensuite a été greffé dans le corps d'une ancienne tueur à gage de, de 14 ans qui s'appelle Glassart. Donc euh, en, euh, une fois greffé en fait Glassart a les pensées de Carry et elle est hantée par Sight euh, Hunter, Fappario enfin, et euh, a fait tout pour essayer de, de le retrouver. Donc c'est une série que que je conseille à tous ceux qui veulent justement euh, connaître comme c'est pas la suite de Sight Hunter. Donc avec une femme moi, qui m'a qui m'a plu le trip et euh, une petite série aussi comme ça euh, derrière les fagots pour rigoler un petit peu. Je vous conseille de regarder euh, Initial D qui est euh, l'histoire de Takumi qui a un livreur de tofu et qui se prend de, de passion pour la course automobile. Donc euh, à la base il, euh, il aide son père à, la, à livrer des, des cargaisons de tofu avec sa voiture et en fait euh, ce qu'il veut ce qu'il veut lui en promet c'est rentrer le plus vite possible chez lui donc il trace comme un dingue sur les sur les des, sur les routes de descente, et euh, suite à ça, à son faire exprès, il double euh, une personne justement qui euh, qui mordue de vitesse, et euh, suite à ça, c'est un peu des courses de riz, etc. Donc je vous le conseille, euh, c'est sympa, ça passe le temps, ça dure pas très longtemps, et euh, les personnages sont plutôt sympas. Ouais, je, connais, je connais effectivement euh, Initial D, non, pour son générique, euh, déjà vu, si pas de bêtises, Après, les trucs de voiture en tout été moi je n'arrive pas à accrocher surtout que là pour les voitures ils ont ils ont fait pas mal de 3d incrusté qui est pas forcément très très joli oh, ça, en fait euh, il faut euh, enfin faisait que c'est des voitures qui datent des débuts des années 90 donc euh, graphiquement ça ça voit pas des, des caisses mais je trouve justement que quel personnage sont plutôt attachant lui il est plutôt tête en l'air la conduite c'est pas forcément son truc en fait il se retrouve euh, l'anciendan sans forcément comprendre ce qui se passe et c'est surtout ça en fait c'est la différence entre euh, ce que les autres voient par rapport à la façon nous voir c'est ça qui c'est ça qui est sympa et vous vous connaissez un petit peu euh, euh, initial des euh, natacha et euh, je connais surtout la bande son très électro que on voit souvent passer euh, mais sinon non je connais pas des masses et je suis pas sûr d'être le public pour ça euh, moi j'ai vu un ou deux épisodes je crois avoir vu passer ça euh, mais franchement après moi les trucs de voiture euh, je suis pas super fan. Mais euh, bon, j'avais ouais, j'avais passé un bon moment sur les deux premiers épisodes mais j'ai pas accroché, j'ai pas continué, j'avoue franchement puis c'est vrai que un peu comme Oprah, je suis pas forcément le public cible. OK, ben Natacha, comme tu as la parole, est-ce que tu veux nous proposer un une petite chose en plus euh, alors moi, j'avais un autre euh, un autre petit coup de cœur que j'aime beaucoup. Alors après, c'est clairement euh, un peu girly, on va dire, euh, c'est Black Butler. Black Butler, c'est un animé euh, qui raconte l'histoire de Ciel Phantom Hive qui se retrouve euh, à la suite de la mort de ses parents dans des circonstances un peu euh, mystérieuses au début, qui se retrouve en fait euh, compte de Phantom Hive et qui revient en fait parce qu'il est considéré comme mort. Et un jour il revient dans sa famille, il prend le titre de compte et il est accompagné d'un majordome, personne ne sait d'où sort. Et en fait, on se rend compte au fil de l'histoire que son majordome c'est un c'est un démon en fait et qu'il a fait un pacte avec ce démon-là euh, qui doit le servir en tant que majordome, veiller sur lui euh, et l'aider à accomplir sa vengeance. Et après ça voilà, c'est une grande histoire de vengeance euh, comme on les aime, les graphismes sont superbes, les musiques sont top, le l'opening est absolument superbe. C'est pas très long comme série et euh, la... alors le manga est toujours en cours. Mais là, ils ont trouvé une fin qui est assez satisfaisante. Et voilà, c'est mon petit c'est mon petit coup de cœur. J'aime beaucoup cette série et, et je la conseille je vous la conseille franchement. D'accord, merci. Je crois qu'on la trouve euh, sur quelle plateforme Netflix. Tu l'as sur Netflix. Ouais. C'est super. Bah OK, merci. Mais De rien. Vous connaissiez Black Butler machin truc et, et Montreal Je vais me répétais mais juste de nom et je me suis jamais plus intéressé que ça. Bon, tu peux faire des jeux de mots toi. <rire> ouais, juste les jeux de mots, ça me suffit, c'est déjà pas mal. Alors, je peux pas être partout, hein. Je vais le rajouter dans ma liste, comme ça, ça va te fait. Mopran, à ton tour, qu'est-ce que tu peux me proposer en plus Alors, je... est-ce que je peux faire une formule 3 en 1, parce que j'en ai... aurais trois à proposer. Euh, je vais essayer d'être assez rapide pour, euh, pour ceux qui m'écoutent. Vas-y, vas-y. Alors, le premier que je vais c'est que sa volonté soit faite. Je pense que celui-là, il pourrait plaire à Natacha, parce que, euh, vu le thème... Euh, en fait, ça raconte l'histoire de Keima Katsuragi, euh, qui en fait un, un otaku des jeux de drague. C'est-à-dire que il les fait tous euh, en boucle, enfin, il, il connaît tous les jeux de drague, il les a tous faits, il, il est super fort à ça. Et euh, un jour, alors je ne me souviens plus exactement l'histoire, mais globalement, il y a une sorte de, de démons qui s'échappent des enfers et qui vont atterrir dans des jeunes filles. Et euh, le but, donc, il y a un démon qui va voir le Keima et qui va lui dire, ben voilà, euh, pour sortir les démons de ces jeunes filles, il va falloir les draguer les embrasser. Et du coup, ben... Et Kéma veut utiliser toute son expérience qu'il a acquis sur les jeux de drag pour draguer des filles dans la vraie vie et euh, bah, les embrasser et puis libérer les démons. Et ça va juste être ça le, le principe de, de l'anime, c'est qu'à chaque fois, euh, par groupe de 3 ou 4 épisodes, il bah, il va il va séduire une fille qui à chaque fois un, un, vraiment un, un stéréotype dans les jeux de drague Donc tu auras la sportive, tu auras la timide dans la bibliothèque, tu auras euh, l'idole hyper connue qui a juste envie d'avoir une, une vie de lycée normale et, et genre de choses. Et c'est vraiment rigolo parce que du coup, euh, voilà, on on fait un peu, ça brise un petit peu le quatrième mur, donc on est un peu entre les deux, et j'aime beaucoup, j'ai bien aimé cette cet anime pour ça, il n'est pas très très long en plus, je crois qu'il n'y a que, je ne sais même plus, je crois qu'il n'y a même pas une trentaine d'épisodes, un peu moins même, mais mais moi je recommande vraiment, et je pense que pour le coup ça ça change un petit peu, voilà, de, en fait, on va dire les les dire, les stéréotypes, fait, là là-dedans c'est vraiment fait exprès, du coup c'est un peu plus plaisant quoi. Alors, je suis super contente que tu parles de celui-là, parce que j'adore le manga et je ne savais pas qu'il existait en animé. Où est-ce que tu le trouves Alors, euh, bah, je vais te surprendre nulle part. <rire> euh, en fait, je crois que je l'avais vu quand il était passé sur No Life à l'époque. Et a priori, pour l'instant, il n'y a rien qui est disponible, mais je pense qu'encore une fois, avec un cousin japonais, ça doit être faisable de le trouver, parce qu'il a quand même pas mal marché. Mais, euh, mais en tout cas, ouais si tu connais le manga, je pense qu'il te plaira énormément en anime. Bon bah je vais aller pleurer un petit peu et puis je reviens après et, et je vais essayer de trouver ça. non je pense que tu tut'ras pas trop de mal à le trouver ouais. Euh, du coup pendant que tu pleures et eh je vais enchaîner sur mon deuxième euh, qui est un peu plus connu je pense qui s'appelle Black Lagoon C'est pas tout récent je crois que c'est dans les années 2006 que euh, qui, qui s'est fait connaître donc euh, voilà euh, Globalement ça raconte l'histoire d'un businessman japonais un, petit, un jeune employé qui s'appelle Rokuro Okadjima, je crois, et qui va être, en fait, dans un voyage d'entreprise dans, dans les mers d'Asie du Sud-Est. Donc, euh, pas forcément... Euh, je, je vais être méchant, on va dire, mais pas forcément civilisé, mais vous voyez un peu le, tout ce qui est où il y a le, le marché noir et ce genre de choses. Et il va se retrouver plus ou moins dans une prise d'otage sur un bateau, euh, qui s'appelle, du coup, le Black Lagoon, qui est fait par des pirates freelance. Et, en fait, et euh, eh ben il va découvrir que, par rapport à sa vie un peu monotone de d'employé de bureau, eh ben, il y a un peu plus d'action dans, dans le fait d'être un pirate freelance, et du coup... Il va rejoindre ce groupe de, de pirates et euh, bah, du coup il va y avoir plusieurs aventures dans dans les dans les mers d'asie du sud- est et euh, avec euh, des prises d'otages, des, des trafics et, et genre de choses avec euh, notamment notammentlévy euh, qui est une, un personnage féminin euh, en général c'est plutôt le personnage principal en fait de la série qui est une fille euh, on va dire à un caractère très très fort qu'à de flin et qui est hyper balise on va dire dans, dans tout ce qui est fait dans ce qu'est attire et ce genre de choses et qu'une vraie tête brûlée et du coup bah on va on va suivre ses aventures comme ça euh, voilà vraiment très punchy très action et euh, moi j'aime beaucoup là-dessus parce que vraiment ça ça met un monde qui est un peu dur des fois parce qu'il y a quand même des, des scènes et des moments où voilà on sent que c'est c'est pas forcément simple et, et dedans en même temps tu as le as du coup euh Rokuro qui lui va, va être un peu avec son image de voilà d'employé japonais qui connaît pas tout ça et qui va voir un peu qui va essayer d'être plus ou moins gentil, un petit peu voilà bebette là-dessus mais euh, qui va se prendre la réalité en pleine face et euh, c'est vraiment très intéressant je trouve pour ce que pour l'image que ça en donne. Moi je, je le conseille vraiment, faut faut dire pas s'attendre voilà, c'est un peu violent des fois, un peu pas forcément gore mais un peu violent dans, dans les dans les thèmes abordés et dans les propos mais euh, mais sinon je le recommande vraiment. Je crois qu'il est sur Netflix, ils sont. là ça m'étonnerait pas qu'il soit sur Netflix, effectivement, il est assez connu et il marche bien. Je confirme, moi j'ai vu les premiers épisodes et il est sur Netflix. C'est une excellente série, ça, ça fait du bien d'entendre de, des gens parler de ça. C'est vraiment sur le thème de la piraterie euh, en Asie. Et on a vraiment des séquences euh, d'une cruauté incroyable. Notamment, moi la scène avec les jumeaux m'a marqué, elle m'a vraiment marqué. C'est vraiment une série à voir. Effectivement, les vies, elle, elle est folle furieuse, elle est incroyable. Euh, et c'est vrai que c'est un super personnage qui est super bien écrit. Et pour la série, par contre, on les deux premières saisons étaient sorties. La troisième saison, c'est une espèce d'OAV qui parle juste de d'une nourrice, d'une nounou un peu tarée. Et puis euh, puis voilà, et franchement pareil, l'animation elle est folle, la musique elle excellente. Le générique d'intro est très très très bon. Et euh, je suis content que quelqu'un en parle, puisque Black Lagoon, c'est superbe. C'est vraiment quelque chose à, à voir. Mais il faut s'accrocher, parce qu'il y a vraiment vraiment des moments durs. Euh, notamment cette scène avec les jumeaux que je vous laisserai découvrir, alors voilà. C'est terrible celle-là, je crois que quand je, je disais les moments les plus durs, c'est surtout à celle-là que je pensais, euh, parce que c'est vrai que c'est... C'est dingue, elle m'est restée celle-là, vache. Euh, et du coup, bah la dernière, je vais aller assez vite parce que je m'en souviens plus forcément très bien, mais je me sais qu'elle avait marqué, c'est Psychopass. Alors Psychopass, ça se passe en 2712, euh, et en fait c'est un monde, euh, on a l'impression que c'est pas si lointain, parce qu'en fait c'est un, un monde où tout le monde est est observé par euh, via des caméras de, de sécurité qui sont un peu partout dans, dans cet univers, et euh, par rapport à leurs actions, par rapport à leur vie, etc., tout est analysé dans un grand système qui s'appelle Sibyl, qui connaît absolument tout, et qui va juger de l'état mental des personnes. Et euh, ce qui fait que chaque personne va avoir une couleur d'état mental, et si on sent que la personne va virer un petit peu dans le, pas dans le médecin, mais qui risque de commettre un crime, eh elle va être arrêtée de manière préventive, pour être sûr de, de voir plus ou moins une sorte de lavage de cerveau, c'est un, un peu violent là-dessus pour être sûr voilà d'être bien réintégré à la société et qu'il il ait absolument aucun malaise là-dedans. Et euh, on va suivre nous une, une flic qui s'appelle je crois Shinya euh, Kogami qui va intégrer la police parce qu'elle a un un psychopathe vraiment très faible, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en scène de plus moins scène d'esprit et assez euh, assez stable là-dessus et du coup on va suivre tout cet univers avec euh, du coup toute la criminalité parce que des fois il y en a vraiment qui pètent les plombs parce que du coup ça les stresse d'avoir un psychopathe euh, un peu élevé du coup bah ça augmente encore plus leur psychopathe parce que ça augmente leur stress. Et on va se rendre compte que bah du coup il y en a qui sont des psychopathes élevés mais qui ont intégré la police euh, via un système en fait de comment dire de, de pistolets qui va changer euh, selon la personne qui les tient et en fait quand c'est un policier avec euh, un psychopathe faible ça va juste paralyser une personne et si c'est quelqu'un avec un psychopathe fort ça va se transformer en une arme qui va vraiment tuer la personne qui est ciblée et du coup Bah, tout avoir un, tout un univers on sent que c'est au début on, on a l'impression que c'est vraiment un voilà un truc parfait euh, voilà un, un beau petit monde où, où tout le monde est, est tranquille l'esprit tranquille et puis on va plus ou moins se rendre compte qu'au final bah, voilà c'est un peu plus une dictature là dessus qu'il n'y a pas le droit d'être heureux etc ça rappelle certains pays dans le monde j'en dis pas plus et euh, vraiment j'aime bien le le ton qui est abordé le voilà le l'intelligence qui euh, qui fait de, du sujet de, des réflexions qui est là dessus je suis un petit peu moins fan de, de la fin Euh, déjà pour la saison 1 et aussi pour la saison 2, je trouve que c'est assez fort parce que les deux saisons, à chaque fois, il y a une fin qui me m'a déçu. Mais le, le reste du temps, je trouve que ça reste intelligent la manière dont c'est fait, et ça aborde des, des thématiques qu'on voit pas forcément souvent et fait de manière intelligente, donc euh, Psychopa, je ne pense pas que ce soit trop connu, et du coup, je le recommande. Euh, j'apporterai juste une petite précision au pral. En fait, c'est euh, leur pistolet en fait euh, change euh d'arme létale à arme paralysante en fonction du psychopathe de la personne qu'il vise, pas la le psychopathe du policier. Tout à fait exact, c'est ça. Pardon. Et ce qui fait que du coup voilà, au début, ils essaient de les arrêter gentiment parce qu'ils peuvent juste les paralyser et puis si la personne s'énerve, forcément, il faut la tuer. Non parce que sinon il il est tué à chaque fois hein, vu les psychopathe vu les psychopathes et qui manient les pistolets M'ajouter dans ma liste de choses à regarder, justement, j'ai beaucoup de mangas à voir en ce moment. Bah. Ça me fera des nouvelles choses à voir. Alors pareil, c'est un petit peu sombre, un petit peu crasseux de temps en temps, mais je pense que ça reste quand même euh, appréciable à voir et je trouve c'est c'est de manière intelligente. C'est une bonne critique sur l'omniprésence euh, et justement le le contrôle le contrôle absolu. Et quand on se rend compte un peu comment marche le système puisqu'il l'explique au fur et à mesure de la série, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'on se rend compte en fait de toutes les dérives et c'est énorme, c'est énorme. Il y a un petit côté Minority Report Oui exactement, c'est un peu, c'est le parallèle que je ferais, ouais. Ok bah merci beaucoup, on avait déjà parlé, j'ai jamais eu le... le temps de me mettre à regarder ça. Mais pourquoi pas, effectivement, ça peut être très sympa à voir. On m'a dit qu'au début c'était, les premiers épisodes fallait vraiment s'accrocher parce que ça commençait à démarrer qu'un peu plus tard et que c'était vraiment bien. Je sais pas si vous avez accroché dès le début Ouais, j'ai bien accroché dès le début, moi, justement, parce que t'es curieux de découvrir cet univers-là, et par contre, c'est vraiment, ouais, moi, c'est vraiment la fin des, des deux saisons, à chaque fois, ça m'a déçu, parce que, enfin, plus la, la fin de la saison 2, qui m'a vraiment, vraiment déçu, et la fin de la saison 1, c'est un peu en demi-teinte, mais euh, mais moi, j'ai bien accroché dès le début, en tout cas, j'ai ai bien aimé, euh, parce que j'étais curieux de découvrir l'univers. Alors, moi, j'ai accroché dès le départ, mais par contre, euh, je suis pas d'accord avec mon Mopral, moi, la fin de la saison 1 et la fin de la saison 2, moi, elles m'ont euh, hypé, mais de folie. Mais retourne pleurer euh, sur euh, sur euh, que sa volonté soit faite. Hein. Ça va toi. <rire> Mais truc, tu as regardé cette série là psychopathe où tu t'y intéressé ou je vais la rajouter dans ma liste c'est pratique. c'est super. <rire> Chacun fait ses petites courses, c'est super. Euh, bon, à mon tour de faire des petites propositions en plus. Moi, je vous en propose deux que j'ai beaucoup apprécié et il euh, y en a un des deux qu'on peut même voir sur ADN, c'est Dino Coil. Dino Coil, c'est dans un futur proche où euh, les lunettes euh, à réalité augmentée, donc c'est vraiment un, un futur qui n'existe pas, où les, réalités, les lunettes en réalité augmentée, tout le monde en porte. Et c'est vraiment devenu un outil du quotidien pour aller en cours, pour aller faire ses courses, pour, euh, pour apprendre ses sons, pour jouer. Et justement, on découvre un peu des enfants qui ont euh, cette, ce, cet appareil permettant de, de, de jouer. Et au début, ça commence tout simplement par des enfants qui jouent les uns avec les autres. Euh, et on découvre qu'il y a des altérations dans le monde de, de virtuel donc grâce à ces lunettes, qui est en train d'altérer euh, leur propre appareil, et euh, on a tout un mystère. Je vais pas forcément en dévoiler plus, parce que c'est euh, ce serait dommage de pas découvrir ça, mais Dino Coil, euh, visuellement c'est simple, la bande-son, comme d'habitude, elle est super chouette, et on a l'impression qu'au début, on parle vraiment que de jeux d'enfants pour arriver sur un ton plus sombre, un peu plus lourd vers la fin, et euh, c'est une petite série qui qui est sur ADN. Je suis très content qu'elle soit enfin sur ADN parce que je, je la recommande chaudement à regarder. Tu écris sa ça comment, Dino Coil enfin on, on le mettra après en lien, mais... Euh... C'est D-E-N-N-O plus loin, C-O-I-L. D'accord, ok. J'ai trouvé sur le site où je, je note ma, ma watchlist. Ok, merci. <rire> voilà. Je note aussi. Personne connaissait Absolument pas, même pas de nom. là Pour le coup, ça me dit absolument rien. Ah, pareil pour moi, découverte totale. Bah tant mieux, ça offre un truc à découvrir, mais franchement, c'est une série qui, une... Une qui m'avait vraiment marqué à l'époque, et j'attendais chaque semaine avec beaucoup d'impatience. De... Euh... Voilà. La deuxième série que je vous recommande, c'est euh, Ergo Proxy. Alors, Ergo Proxy, j'ai plus du tout qui avait euh, fait ça, quel studio avait fait ça. Euh, ça se place dans le futur, où les gens sont tous contrôlés. Il y a des androïds qui existent, mais les androïds n'ont pas le droit d'avoir de... de de une intelligence artificielle trop développée pour éviter de développer une conscience, parce que éthiquement parlant, ce serait compliqué si les robots avaient de la conscience. Sauf qu'il y a un, une entité qui s'appelle l'ergoproxy qui contamine les robots avec une conscience. Les gens commencent à, à, à réfléchir le, le, le, le virus cogito. Et on suit euh, les aventures de Lil Meyer, une euh, flic qui recherche des informations sur l'ergoproxy et euh, sur cet univers, et euh, visuellement c'est super beau, l'histoire elle est prenante du début à la fin, la fin est un peu trop rapide je trouve, à partir du moment il y a la révélation finale, et euh, qu'est-ce qui va se passer après, ça dure 10 secondes, et c'est juste un petit côté négatif à ça, mais pareil, le l'intro elle est à tomber par terre, elle est sublime, je crois que c'est réellement, j'ai dit rien de bêtise, il y a un petit côté euh, presque smallville dans, dans le générique, euh ça un, un univers futuriste un peu perdu un peu sale un peu euh, ça me rappelle un peu Bini Fossil Sky une grande mégalopole et peu autour du désert avec des petites villes perdues voilà je, je sais pas si vous connaissiez euh, Ergo Proxy juste de nom et je l'ai dans ma watchlist voilà j'ai en fait je m'enregistre quand je dis ça en plus <rire> désolé j'ai beaucoup de retard sur les animes mais je sais que là oui aussi, il, en, il en fait partie ça il me semble que c'est un gros classique parce que à chaque fois je, je, je, je vois qu'il est cité Alors moi, pour le coup, c'est un bah, comme pour des no c'est un truc que je ne connaissais pas, mais même pas de nom. Euh, mais bon, on est sur le thème futuriste, et puis j'aime bien, donc euh... à découvrir. Oh, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Un truc que tu les connaissais ou pas du tout Pas du tout. Non, un truc que j'ai rajouté dans ma wishlist. Ok, bah écoutez, on va donc passer... Merci de vous avoir suivi sur cette émission concernant les euh, séries animées. On va vous proposer deux, trois petites choses, un petit peu euh, AFK pour découvrir d'autres choses euh, que ces touristes non exhaustive de ces réanimés à connaître. Quelques recommandations. On va commencer par Mopral Alors, je vais rester dans le thème des animés, euh, et je vais parler de Dragon Ball Z Abridged. Donc, Dragon Ball Z abrégé, on va dire en, en bon français. Euh, je sais pas si vous connaissez, c'est assez vieux hein, maintenant, même si s'ils y travaillent encore. Euh, en fait, c'est fait par la Team four Fourstar, donc Team 4 étoiles, hein, évidemment, pour la, la fameuse Dragon Ball et ça va être une, une parodie de Dragon Ball, euh, mais euh, en remontant un peu les épisodes, c'est-à-dire qu'on va, va suivre l'histoire de Dragon Ball, mais ça va être fait de manière totalement débile, ça a tout été redoublé entièrement, et ils vont faire euh, des vannes, mais vraiment, parfois hyper stupides, c'est un régal à regarder si on aime Dragon Ball encore mieux, parce que du coup, on sait, on connaît l'histoire, et il y a des vannes qu'on des fois qu'on pas de sens, il y a un moment, j'en spoil juste une, mais euh, voilà, ça, je sais même pas si ça vous fera rien, mais tant pis. Quand Son Goku il se retrouve dans le vaisseau pour aller sur la planète Namek, à un moment il communique avec la terre et puis il a un muffin dans la main. Et du coup celui qui qui communique le professeur il dit mais comment comment tu as eu ce muffin Bah j'ai appuyé sur le bouton à muffin. Mais il y a pas de bouton à muffin. Ah bon mais comment est-ce que j'ai ce muffin alors Et c'est que ce genre d'humour vraiment j'adore. Je vraiment moi je, si vous aimez un peu l'humour complètement un peu stupide, un peu des on dire les nuls ou, ou les inconnus vraiment qui l'humour euh, un peu gras des fois c'est vraiment génial à regarder, euh, il y a plusieurs épisodes qui sont disponibles entièrement gratuitement sur euh, Youtube, et il me semble que maintenant ils sont euh, en, en sous-titré, avant c'était pas forcément le cas, donc fallait bien comprendre l'anglais, maintenant ils sont tous sous-titrés, et euh, c'est vraiment extra à regarder, ça dure pas forcément longtemps, des fois il y a des épisodes d'une dizaine de minutes, et euh, si vous voulez vous, vraiment vous marrer, que vous aimez un peu Dragon Ball, vraiment je vous le reconseille, parce que moi euh, je peux le regarder en boucle, il y a des, des séquences vraiment cultes pour moi, que, que je me fais un plaisir à re-regarder, donc voilà Dragon Ball Z Average c'est euh, vraiment allez allez voir euh, je pense que vous serez pas déçu. Je connais pas du tout, je connaissais les résumés foireux qu'on peut avoir de temps en temps mais ça je connaissais pas. Il y en a plusieurs qui ont été faits, je crois qu'il y en a eu pour Saint Seiya en français euh, pareil euh, Saint Seiya Bridge ou quelque chose comme ça mais moi enfin je comme vu que je connais moins ça de Seiya pour le coup euh, c'est vraiment le, le Dragon Ball que, que j'aime bien et euh... Voilà, vraiment au pire regardez juste les deux premiers épisodes, vous allez vite comprendre si c'est pour vous ou pas. OK, bah merci de cette information et à regarder avec attention. Et toi, machin truc, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander en plus Si vous avez été plus ou moins déçu par l'adaptation la, de Nickey Harrison de par euh, monsieur Philippe Lachaud, moi je vous conseille le, un film au congé qui s'appelle Mr Bumble qui a une version non officielle de de Nickey Harrison. Donc ça reprend euh, la trame de l'histoire mais et, en fait on suit l'histoire de Mumble qui en ancien un euh, ancien d'élite des Desforts spéciales de Hong Kong en fait vu qu'il est plus attiré par les jolies femmes que son travail en fait ça lui pose quelques petits soucis et il va croiser euh, justement une femme qui est euh, poursuivie par la mafia euh, dans son nouveau boulot de, de entre guillemets de, de garde du corps et est, avec l'aide de Mammouth il faut qu'il tente de la protéger donc euh, sans font ces arrière penser qui viennent à, à, à prendre de, à prendre le dessus donc on, re, on reprend l'univers de City Hunter on reprend un petit peu l'humour et c'est un petit peu plus sérieux un petit peu moins drôle pour ceux qui veulent le voir c'est euh, dispo euh, sur YouTube euh, gratuitement ou sinon en DVD sur euh, sur Amazon C'est pas celui-là la, la, la parodie de, de, de, de Jackie Chan de de City Hunter par Jackie Chan Non non là ça a rien à voir ça un film avec euh, Michael Show donc c'est un euh, c'est quelque chose euh, nettement plus sérieux. Ok, bah écoute, je connaissais pas. J'ai marqué ça sur la liste, ça peut être intéressant de voir ça, ça fait longtemps j'ai pas vu de films hongkongais, donc euh, pourquoi pas, merci de cette, cette proposition-là. Et donc, euh, Natacha, est-ce que tu, tu as trouvé quelque chose à te proposer euh, Moi, je vais vous parler d'un livre, parce qu'en fait, euh, ça fait quelques temps maintenant que je que je lis beaucoup le soir. Euh, c'est Alors bon, j'ai deux ans de retard parce qu'il est sorti en 2018, mais euh, je suis très fan de Maxime Chatham. Et il avait sorti un bouquin qui s'appelle Le Signal, un roman, euh, où une famille vient s'installer dans une ville de la de la Nouvelle-Angleterre. Euh, c'est une petite ville de campagne, c'est des, des citadins. Et en fait, euh, au fur et à mesure du temps qui passe, ils vont s'apercevoir que dans la ville, il y a plein de phénomènes bizarres, plein de, de, de meurtres type fantômes, un truc un peu bizarre, et plein de choses qui n'ont pas l'air d'avoir aucun lien entre eux qui se passe partout dans la ville, y compris dans leur maison. On sait pas où il va en venir, on sait pas où il nous emmène, il nous balade du début à la fin, et au final, l'histoire est hyper prenante, ça fout les chevaux, je vous le dis franchement, euh, je l'ai fini, euh, voilà, je, moi qui suis une flippette, là, c'est j'en pouvais plus, et pourtant, en général, les livres, ça me fait pas trop ça, c'est plus les films, mais celui-là, franchement, j'ai flippé du début à la fin. C'est un très très bon bouquin, euh, c'est passionnant, c'est palpitant, et, euh, et je peux pas en dire trop sur l'histoire pour pas vous griller la surprise, mais euh, je vous le conseille. Euh, si vous aimez ce genre de littérature, franchement je vous le conseille. Ok, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà lu Maxime Chazam, euh, machin truc, et mon J'ai jamais eu l'occasion, mais je pense qu'il faudrait que je m'y mette un jour, ça pourrait peut-être me plaire, même si je suis un peu moins fan de, de ce genre-là, mais euh, pourquoi pas. Alors normalement Maxime Chatham il fait il écrit plutôt des, des romans enfin des romans policiers où pendant tout le roman on a l'impression que c'est un truc qui est pas possible donc il va y avoir du surnaturel et en fait à la fin il arrive toujours à nous trouver une explication logique et à chaque fois il nous balade parce qu'à chaque fois on tombe dans le panneau. Il y a que deux ou trois de ces romans qui sont vraiment surnaturels et je vous dirai pas lesquels parce que comme ça du coup euh, vous aurez toujours le doute. Mais euh, et, et il a une façon de vous balader et de vous mener en bateau du début à la fin qui est assez fantastique. Merci. Euh, bah mon tour de proposer quelque chose en plus. Euh, moi je suis très euh, YouTube et euh, après vous avoir proposé... Euh, après vous proposer le coroner, euh, j'ai une autre chaîne à vous proposer qui s'appelle ArkeoToys. Je sais pas si vous connaissez. C'est A-R-K-E-O-T-O-Y-S et euh, Romain le présentateur. Euh, nous explique l'histoire de certains jouets, de certains jeux, de certaines licences. Et c'est vraiment très bien écrit, il fait ça avec passion. Euh, il peut aborder des thèmes comme Smoby la, la chaîne de Smoby si vous avez connu ça à l'époque. Si, si, c'est très, très bon comme chaîne, euh, avec le fameux PDG qui s'ébarque avec la caisse. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça. Euh, là, il vient de une vidéo qui s'appelle Tintin la vérité, qui explique un petit peu bah, comment euh, est-ce qu'on a accusé RG de raciste, Qu'est-ce qui s'est passé, euh, quel était son entourage et je trouvais ça très intéressant. Il a fait aussi une vidéo sur Pif Gadget comment Pif Gadget est né, euh, quels étaient les premiers euh, les premiers messages que Pif Gadget faisait passer. Et vraiment, c'est très bien fait, des vidéos à dire entre 10 et 20 minutes et euh, c'est super bien monté, il y des voilà, le gars ça, ça c'est très bien présenté. Il a que 63 63000 abonnés, mais euh, franchement, euh, il mériterait d'en avoir beaucoup plus. Il parle des marionnettes comme Alf, euh, comme Tataillé, euh, euh, mcdonald et euh, les jouets. Comment est-ce qu'on s'est retrouve avec des jouets dans le McDonald's Voilà, je vous le conseille fortement. Si vous aimez bien les jouets, si vous avez grandi dans les années 80, euh, ça parle des schtroumpfs, ça parle de plein de choses comme ça. Et franchement, c'est très bien fait, c'est très bien écrit et c'est euh, euh, une bonne émission. Comment as dit que Archeo Toys, c'est ça Archeo Toys, A-R-K-E-O-T-O-Y-S. Ah, il va falloir que j'aille voir ça. Franchement, c'est vraiment bien écrit, bien. Et puis là le coup de Tintin, moi j'ai découvert plein de choses que j'ignorais sur euh, RG euh, le petit rapporteur et tous ces trucs là. Euh, le petit 20e pardon, pas le petit rapporteur, mais une petite entième le le journal qui prépubliait Tintin. Je connaissais que les œuvres d'Hergé sont forcément pas de sa vie. Je comprends pourquoi Tintin Congo est aussi problématique maintenant. La naissance dépasse d'Attraction action si tu as pas mal de trucs là-dessus euh et il croise vraiment bien, hein, franchement, d'un point de vue euh, historique, c'est vraiment bien, bien foutu, la naissance aussi des, des joueurs à licence, etc. La guerre, la dernière vidéo, je crois que c'était les jouets pour faire la guerre aussi, il revient aussi pas mal sur les licences audio, etc. Non, non, franchement, c'est une, une bonne petite chaîne. Tout à fait, puis il mérite peut-être d'être plus connu, parce que franchement, il fait du bon taf depuis 4-5 ans, et euh, franchement, euh, super, il est assez régulier, voilà. Euh... Merci à vous tous de m'avoir accompagné ce soir pour cette discussion fort intéressante et nous, nous repartons tous avec une jolie liste de choses en plus à voir. Pour les auditeurs, si vous avez envie de nous retrouver, il y a un Discord qui existe. Euh, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Revue de Presse JV, tout collé sur Twitter pour avoir des, des actualités concernant l'activité de Bruno Roca et euh, des dissidents. Je vous souhaite tous une bonne soirée, panache et robustesse, et à bientôt. Salut Bonne soirée Salut, à bientôt